Salut tout le monde, bienvenue dans hors-jeu, votre rendez-vous pour parler de hockey du Canadien de Montréal et de la Ligue Nationale au grand complet. J'ai Bégani, votre animateur, et avec moi pour ma compagnie, mon fidèle acolyte, Jerry Goodboo! Hey, Good salut, ça va bien? Ouais, un enregistrement euh, matinal comme on aime les faire. Ouais. <rire> moi, je viens de me bouffer deux crêpes, je finis mon verre de lait, la vie est belle. Je n'ai de caler mon jus d'orange. Je suis prêt. <rire> Good! Donc, euh, nous avons une émission très chargée. C'est la première de la troisième saison de hors-jeu. Parce qu'on regarde regardait ça, puis on a commencé en octobre euh, 2014. Puis là, on est en 2016. Fait que le show a officiellement presque deux ans. Mais, ne veux pas, c'est la troisième saison qui s'entame. Fait que, euh, ben, on est on est vraiment content de... que le projet se soit rendu aussi loin. Je pensais ouais. euh, pas au départ qu'on était pour, euh, tu sais, maintenir la cadence, euh, avoir le goût de continuer, puis euh, dans le fond, j'ai goûté de tout lâcher pour faire juste des hors jeux à tous les jours. <rire> ouais, maintenant on manquerait peut-être de sujet, là. Mais... Non, non, <rire> ok c'est bon. <rire> non, mais tout je suis vraiment content, puis ça part de rien en plus, fait que c'est, c'est comme deux fois plus hot. C'est hey, vraiment pas cool envers William de dire que ça part de rien. Ah oh ouais, mais là, le... il est habitué. <rire> William, c'est rien. <rire> Parce que, ben, tu sais, on peut... Euh, regardons dans le passé. Puis, euh, on peut rappeler un peu euh, aux gens comment ça a décollé le show. Je pensais pas euh, aborder ça, mais je trouve que c'est quand même cool, tu sais. On célèbre le, le, le deux ans, puis euh, début de troisième saison. Euh, dis donc, aux auditeurs, euh, Jerry, un peu comment ça a décollé hors-jeu. Ben, hors-jeu, ça a débuté... Un peu par une idée de William, parce que on, on jasait souvent de... Ben, en le fond, les deux, on s'est rajouté sur Facebook. On se comme on se connaissait pas vraiment, en le fond. Puis, euh, je marquais des affaires sur le hockey, t'en marquais, puis on, on répondait chacun à l'autre sur nos commentaires, puis tout. Puis, à un moment donné, William, qui a comme lâché ça en commentaire, « Hey, il me semble qu'un podcast sur le hockey, ça serait le fun. » Puis là, ben, on a juste comme... On a continué à parler de ça, puis à un moment donné ça a comme resté sur le neutre jusqu'à ce qu'à un moment donné ben, on se relance et qu'on fasse « Hey, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. » Puis, ben, euh, ce que ça a donné, c'est trois ans, euh, ben, deux ans, trois saisons d'un projet qui part d'une idée de commentaire sur Facebook. <rire> ouais, donc, exactement. Mais le pire c'est que c'est vraiment ça puis pour vrai, c'est juste vraiment plaisant de parler d'hockey avec quelqu'un qui connaisse son truc puis c'est le fun. mais c'est surtout que moi, ce que j'aime du show... Euh, c'est que, tu sais, on se permet, nous autres même, tu sais, on a euh, des fois des opinions qui sont vraiment pareilles, euh, puis des fois c'est vraiment contradictoire, on n'a pas la, la même vision du tout, mais on n'est pas là en train de se planter l'un et l'autre, parce que sur Facebook, on s'entend que, tu sais, il y a des trolls, mais il y a aussi des gens qui prennent ça ben trop personnel. puis que le hockey, c'est leur vie, tu sais, si tu dis pas la même affaire que les autres, c'est à coup de t'envoies chier, puis t'envoies promener, puis t'es un idiot, puis tous les, les, les mots sacrés de l'église, puis t'envoies d'autres. sais, voyons, d'un, c'est un jeu à la base, c'est un jeu qui est rendu une sale business, mais c'est un jeu. Puis en plus, ben, que moi, toi, puis toute la planète au grand complet, on dise notre opinion ne change à sweet fuck all. Si t'es pas un des DG de la Ligue Nationale, ou t'es pas un des joueurs. Fait que, pourquoi tu le prends personnel tant que ça, t'sais? Ouais, c'est vrai, puis On l'a pu le voir justement cet été avec plein d'affaires qui est arrivées. Puis... Sérieusement, c'est du T'es Tu es en train de me dire qu'il y a un échange controversé qui a eu lieu cet été chez le Canadien de Montréal? Aucune idée de quoi tu parles. Non, mais pour non, vrai, euh, <rire> j'ai cherché dans des vieux journaux. j'ai rien trouvé là-dessus. Non, ouais. <rire> je me rends compte que je suis old school. J'ai checké dans des journaux. Ouais, non, non, t'es pas, euh, pas sur la presse plus, pas... Euh, non, Non. Des vieux journaux, c'est ouais. bon. Euh, je suis en train d'écouter Stranger Things pis euh, sur Netflix qui est vraiment très très cool puis à un moment donné il y a une enquête policière pis les gars ils ont besoin d'avoir de, des infos sur une entité sur une business puis ils cherchent dans euh, ils vont à la bibliothèque municipale pour aller voir les archives des journaux je suis comme what yes. <rire> c'est tellement plus facile aujourd'hui <rire> vive l'internet que <rire> Google est ton ami ouais ah tellement euh, plein de sujets puis euh, moi il y a ben ben ben, ben ben ben ben ben ben ben des affaires que j'ai le goût de jaser avec toi euh, on doit aussi lancer la perche pour euh, les auteurs à nous poser des questions euh, Alexandre Gérard qui en a euh, qui en a lancé quelques-unes, et euh, je trouve que ça va être bon d'aborder ça avant de commencer dans la saison de la Ligue nationale, parce qu'il y a un événement qui s'en vient avant, euh, une première, c'est le championnat du monde de hockey, et euh, Alexandre, il nous demande, tu sais, il y a plusieurs blessés avant même le début de la compétition, est-ce que c'est une mauvaise augure pour la saison de la Ligue nationale? Et moi, je vois étendre ça en disant, euh, en te posant la question, Jerry, es-tu énervé par ça, toi? T'es-tu l'intérêt? Euh, honnêtement, moyen. J'aime mieux les tournois euh, vraiment comme plus euh, olympiques, là je te dis. Ben oui. Ben oui. Euh, les coupes du monde... oui ben En fait, j'ai le minimum d'intérêt que j'ai, c'est parce que c'est du hockey puis j'ai hâte en maudit qu'il y en aille à TV. Euh, sinon, en général, ça va être le fun à regarder. Euh, j'ai hâte d'aller voir Carey Price goler. Ça, c'est sûr que pour moi, ça... J'ai hâte de le voir performer pour voir justement s'il est correct. Euh, J'aime beaucoup... Ben, sérieusement, en pourcentage, je dirais que mon intérêt est à 40%. Ok, <rire> on ça va y aller comme pas, ça là. Ben, ça, ça passe pas, parce que dans le fond, je ne regarderais pas genre euh, la Suède contre la Finlande, tu sais. J'aurais peut-être regardé plus le Canada, les États-Unis, puis genre le North America. Parce que c'est tous des jeunes. Mais c'est comme Team Europe, tu sais, il y, y a Team euh, Russie, puis après ça, Team Europe, puis Team... Tu sais, c'est comme... C'est même pas clair, je sais pas c'est quoi les clubs. Ouais, ben il y en a une couple, mais tu sais, comme justement, il y a, y a la Russie, il y a la Finlande, il y a la Suède. Je pense qu'il y a comme une équipe Europe qui est comme un peu euh, le ramorcier du reste. Ouais. Euh, North America, c'est genre des jeunes de, de du continent nord-américain euh, qui sont, je pense, en bas de 23 ans. Euh, je sais pas euh, écoute ben on arrête pas de parler ah non Galsheno qui est américain je, je suis en train de me dire il y a un russe là-dedans mais non euh, ouais, ouais non, non, non, je pense c'est raison je pense c'est les kids euh, nord, nord américains puis euh... tu sais t'as le Canada t'as les États-Unis je pense qu'il y a comme 6 ou 8 équipes je là j vais pas compter quand je les ah, ai Ah écoute nommé, ben, mais c'est <rire> ça mais c'est c'est euh, toi puis moi Jerry on on suit le hockey là on ouais. est attentif là on est intéressé là Mais pas par ça! Puis <rire> c'est si ok, puis il y a des bons joueurs, puis ça, ça représente rien, tu sais. J'écoutais des reportages, euh, parce que c'est euh, c'est comme les 35 ans de la série du siècle, là, qui, euh, qui ont lieu euh, en ce moment, là. Puis euh, le monde se disait « Ah, oh, dans ce temps-là, c'était hot! » C'était comme un affrontement de mentalité. Puis Serge Savard, en entrevue, qui dit « Je voudrais aucun intérêt! » Il n'y a rien, tu sais. Puis Team Europe, là quel hymne national qu'ils vont mettre avant le game juste <rire> ça tu fais comme euh, ok un melting pot ils vont ils vont mettre une note de chaque <rire> tu sais ce comme... que ouais c'est ça Où ils le... mettent tout bac à -to bac <rire> y a pas d'explication il y a pas de puis les biens, ils se vendent pas j'ai. zéro intérêt pour vrai ouais. là quand ça va décoller je vais faire comme oh, ok non c'est de la boîte ou ah oh, ok ça peut être cool mais tu sais Quand c'est un tournoi olympique, t'as une fibre nationale, hey, c'est ma gang, sais, c'est mes représentants. Hey, faut battre les Russes parce qu'ils sont, euh, sont oh. de même, faut battre les. sais, les autres pays, là, c'est. Hey, les moins de 30 ans! <rire> les non, moins de 23! <rire> ben... On dirait une ligue du vieux poil, mais au niveau professionnel. Ouais, c'est un peu ça, Mais. Parce que c'est juste c'est du hockey, là. Pour moi, c'est quasiment juste ça l'intérêt que j'ai. Pour elle c'est du hockey puis j'ai hâte quand... j'ai hâte d'en écouter j'ai hâte de voir quelque chose puis Carey Price c'est vraiment juste ça pour vrai <rire> puis euh, j'entendais des, euh, des rumeurs par rapport aux, euh, aux joueurs qui vont participer à ça ben sais les autres qui vont revenir d'une compétition là, haut niveau ça va-tu lui tenter de faire des games hors concours imagine là, le Canadien je pense qu'ils ont 12 games hors concours Pas de Carey Price, pas de Shea Weber, pas de, de Plecanek, pas, tous ces gars-là qui sont brûlés, que tu veux reposer avant le début de la saison. Euh, ça va être tough là, pour le Canadien vendre des billets euh, de matchs pré-saison, surtout que les matchs du championnat du monde sont à Québec, à Montréal, à Toronto. Euh, Ils sont un peu partout dans l'Ouest, euh, dans l'Est canadien. Tu sais, L'intérêt est où pour les clubs de la Ligue nationale? Puis, Si c'est déficitaire, là, ça va te revenir? Si ça revient pas, ça donne quoi de le suivre? Ouais, c'est sûr. Mais en fait, tu sais comme je sais pas s'il y a une réglementation. parce que justement sa question, c'est de savoir qu'il y a plusieurs blessés. tu Si tu as un mauvais présage pour la saison euh, dans la Ligue Nationale, est-ce qu'il y a des faux blessés? Ah, ça doit! Ben oui! C'est clair qu'il y a des joueurs qui se disent « Moi, je vais pas là-bas. De toute façon, il y a aucun intérêt. Euh, Puis je veux me donner pour mon équipe de la Ligue Nationale, tu sais. » de beaucoup de monde qui ont chialé justement sur Carey Price. Je devrais pas y aller, c'est pas important s'il si se reblesse, mais en même temps, moi je le vois plus d'un point positif. Ils veulent tester, son genou, tu sais. Oui. Mais t'sais, ça se pourrait qu'il se blesse. Ben oui, effectivement. Comme Si un, ça arrive, on, joueur, on va fond. être en maudit, pis le Canadien va être en maudit. Pis... Mais en plus, c'est que. Là, le tournoi est organisé par la Ligue Nationale. C'est pas les Olympiques ou est-ce que là tu dis « Ouais, ben, ça n'a aucune retombée dans mes poches, le fait que le joueur se soit blessé ailleurs. » Là, en plus, c'est un événement qui est couvert, qui est organisé par la Ligue Nationale, donc en principe, il devrait y avoir des retombées, mais... Il y en a pas pour tous les clubs, les matchs sont pas dans toutes les villes. Non, c'est ça, c'est... J'ai vraiment de la misère à comprendre l'organigramme de ce tournoi-là, puis le raisonnement derrière. C'est censé... On dirait saison 2 de l'an 50 tu te rappelles-tu il y a un tournoi puis là il y a une défection d'un des joueurs russes à la fin de la saison spoiler puis là tu fais comme ok ouais il y a un tournoi mais c'est organisé par qui tu sais c'est comme vide il y a un tournoi international on dirait que c'est ça c'est une coquille vide là ça existe mais pose pas trop de questions parce que ça se peut que tu pongues des plot holes tu sais ouais non l'avoue mais je sais pas d'après moi ils veulent savoir il va avoir un engouement pour le hockey avant que la saison commence ça, euh... mais c'est que même là ça va retomber tu sais. ouais effectivement mais <rire> c'est une grosse compétition t'arrives en finale ouais match hors concours Canox contre Phoenix <rire> tu fais comme ouais. <rire> ok ça <rire> va être vrai, moins hot un peu <rire> pour vrai je sais pas l'engouement doit être pas euh... non je J'ai quasiment envie de poser une question tout de suite à Facebook. Euh, notre émission va probablement en sortir euh, très bientôt. Ça, c'est très cool de faire des liens comme ça. dans Ouais! Un... <rire> dans une coupe d'heures! Ouais, c'est ça! <rire> <Puis>, euh... <rire> Est-ce que vous avez de l'engouement, vous autres, pour la, la Coupe du Monde? Ou... Écoute, ah, je, me, je, je me permets, là, on est en train d'enregistrer, je vais aller taper ça dans notre Facebook. Right now! Fait que, fais du temps, pose une question, puis envoie une question que j'écrive, puis... Euh ben justement veux-tu qu'on a marqué sur d'autres questions des passes à la palette ou euh, ben tu peux si on en a d'autres euh ben on parle de coupe du monde c'est quand même international il euh, y a eu quelque chose dans le fond euh, la, ben moi ouais, ça a le plus ou moins rapport que la ligue nationale a ajouté genre dans le fond une substance illicite dans leur euh, programme dans le fond de substance illicite je sais pas si ça se dit mais vous avez peut-être compris j'imagine Euh, le meldonium pis le meldonium on, dans le fond on avait vu que ça avait touché euh... ça ça sert à quoi dans No Man's Sky c'est -ce pour euh, les, les fusées <rire> c'est dessus -ce pour ton <rire> <rire> tellement à ah. <rire> ah, tout moment j'entends ce mot-là je fais comme c'est c'est une ressource dans No Man's Sky <rire> ah oui en plus ça pourrait tellement mais euh, sérieusement je pense c'est une substance qui permet dans le fond de comme, guérir plus vite ou euh, de de guérir plus vite, là. ça sonne comme un pouvoir surnaturel, là. mais ça l'aide, dans le fond, à la récupération. Ok. Euh, Puis les Russes avaient été beaucoup touchés, dans le fond, euh, c'est pas dans le hockey, mais Maria Sharapova, dans le fond, elle a été euh, testée positive à cette substance -là. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Il y a eu beaucoup aussi, euh, ça touche beaucoup, dans le fond, le, le, la propagande qu'il y avait eu contre les Russes, dans le fond, qui avaient été éliminés de je sais pas quoi, pour... Euh... Il y avait beaucoup de Russes qui avaient été éliminés, dans le fond, des Olympiques. Pis tout plein d'affaires pour euh, cette substance-là. C'est Mathieu Laforêt, hein, qui pose la question. Oui, effectivement, okay. c'est Mathieu Laforêt. Euh, puis il avait demandé, en fond, si Radulov serait touché. Parce que là, ça vient de rentrer dans euh, des substances ici. Oui, oui. Mais euh, lui, on le cite en plus qu'il était dans la KHL et qu'il était dans un autre environnement, une autre mentalité. Euh, ce qui en a pris. Ça, on le sait pas encore. Je sais même pas. Euh, je pense pas que son nom avait sorti dans les noms qu'il avaient euh était nommé sur l'internet. Est-ce que la liste est officielle? J'ai aucune idée. Mais euh, Mathieu, la vraie nous demande en fond, le meldonium, est-ce que Radulov sera touché? Euh... C'est euh... si lui il a touché que <rire> on va le savoir. Non, mais tu sais, c'est un truc. J'en euh, euh, ai aucune idée. Tu sais, je connais pas assez. Le gars est un, un euh, est un gars euh, de haut niveau de jeu depuis super longtemps. Tu sais, ce genre de produit là, c'est pour souvent le le le, le l'incitatif, c'est de vouloir passer au prochain niveau. Mais tu sais, même au junior, il était déjà tu sais au-dessus de la mêlée c'est un choix de première ronde. Il est arrivé dans la Ligue Nationale, tu sais, le step, il le super bien... Tu sais, ça a bien été de Tu sais, il y a eu du succès partout, fait que je sais pas jusqu'à quel point il euh, y aurait eu un incitatif mais sais en même temps on parlait de Sharapova puis elle aussi c'est une tennis girl de haut niveau puis elle ne prie tu sais est-ce que c'est parce qu'elle se voyait ralentir puis qu'elle voulait compenser parce qu'elle était plus âgée tu sais veut veut pas mais souvent c'est un incitatif pour passer au prochain niveau puis je vois pas pourquoi que lui il en aurait eu de besoin ah ça c'est sûr puis en même temps Sharapova euh, je sais qu'elle a été blessée une couple de fois aussi ouais fait donc c'est peut-être un... pour compenser D'après moi, c'est plus ça. De ce que je sais, du love, les blessures, ça a pas, euh, c'est pas quelque chose qui a touché autant à sa carrière. En tout cas, je pense pas. Euh, fait que probablement que non. On espère en fait. <rire> ça va être ça la bonne réponse. Ouais, on pis, espère qu'il a pas touché. À la limite, là, si ça arrive, ben, tu sais, on est coincé, on est coincé avec le joueur pour un an. Puis ça aurait été un autre guess de Marc Bergevin qui aurait pas marché sur le top 6 Je suis rendu là, là. Je suis rendu à dire ben c'est des gars à Bergevin, tu sais. Puis gars ça va pas marché avec ces mines. Ça sera rendu là soit là, tu sais. J'aimerais en outre que la saison commence pour qu'on voit notre changement de. C'est comme des des fois on est positif, des fois on est comme ouais mais on est plus sûr de. Puis c'est comme mais Bergevin était rien, on les porte pas autant dans nos cœurs. Alors, ah non, moi, la lune de miel est loin d'être loin oh. d'être euh, en, en vie. Là. Elle est morte, enterrée, sous pieds sous terre, puis elle commence à avoir un petit peu de bout de manger par la vermine. là, elle se décompose. C'est pour ça que j'ai hâte que la saison commence, puis que si ça tourne bien, ça va changer probablement nos discours. <rire> même si on va toujours garder un petit... Euh, quelque moi, j'ai une gros, de grosse rancœur fond. sur... Tu sais, quand on a embauché Marc Bergevin, on avait l'espoir... hey. Check les Black Oks, il a appris de cette école-là. Puis on avait un club qui était à terre. Fait que là, tu te dis, ben, il va passer par la case de reconstruction. Mais comme du monde, tu sais, il sait comment ça marche, les Black Ox l'ont fait. Mais c'est pas ça. Il a juste pris la même méthode que tout le monde à Montréal. Ce qui veut être du patchage tu vas chercher un joueur ici et là par les transactions, un UFA que tu espères qu'il sera euh, magiquement le meilleur puis que tu payes pas dans le vide, puis ben tu repêches en milieu de peloton pis t'espères quand même pogner une superstar, tu sais. C'est la méthode montréalaise depuis 1993, pis ça marche pas depuis ce temps-là. Mais moi j'avais espoir, tu sais, qu'on le ferait comme du monde. On, on ramassait Galchenok, troisième overall euh, euh, du repêchage, « Hey, c'est beau timing, tu sais, on va construire un l'entour du kid », Ben non, c'est pas ça qu'on a fait. On a décidé qu'on visait à la clôture. Puis ça a marché pendant un bout de temps. T'sais. on s'est rendu en finale de conférence. Je peux pas, je peux pas y en vouloir, mais en réalité, c'est, euh, tu sais, dans les 16 clubs qui font les séries, ben il y en a tout le temps un qui se faufile. Puis cette année-là c'était le Canadien. Puis ben c'était une ballonne. on s'en est rendu compte l'an passé. C'est qu'on n'a pas un club champion pis les éléments qu'on a, ben, sont là, Puis on n'est pas mis avec. Puis ceux qu'on pensait pouvoir se débarrasser, genre Plekanec, ben, on les ressigne parce qu'ils ont toujours été avec le club. Fait que pourquoi changer, t'sais? Ouais, c'est... C'est une mentalité, dans le fond, vraiment, milieu de peloton, comme tu dis. Mais tu sais, d'une année à l'autre, il y a des trucs qui peuvent changer, là, ça n'a même pas de bon sens. Le meilleur exemple, c'est Vancouver, là. En 2010, ils se battaient pour une Coupe Stanley, là. Ben ils ont pas fait les changements pour pouvoir se renouveler. Ils ont espéré que leurs joueurs vieillissants soit capable de maintenir la cadence, ce qui n'est pas le cas, ouais, Ils ont essayé après, de se battre contre le temps. C'est sûr qu'ils aussi, par exemple, là, ils, ont, ils ont vraiment entamé une, une reconstruction là, totale. Euh, ils avaient changé Roberto Longo après ça, Curry Schneider. Non, euh, s'il avait euh, été total, les sedins seraient plus là. Ouais. Peut-être. Mais ils ont des clauses de non-échange, pis est-ce qu'ils veulent vraiment se faire échanger? Pis s'ils veulent se faire échanger, probablement qu'ils veulent venir en package de deux, tu sais probablement fait que probablement ça mais tu sais c'est un je, je, le commentaire de, de Martin Hull sur, euh, sur mon Facebook qui dit je trouve que le Canadien est dur à saiser cette, cette année je regarde ça sur papier puis je peux autant les mettre dans le top 5 dans l'est que dans le bottom 5 très difficile de se prononcer puis mais c'est ça, c'est qu'une ouais. année sur deux ça va marcher parce que ben, pas eu de blessures, situation avantageuse là, Price s'il est, est en santé toute l'année, c'est clair que ça va compenser mais est-ce que la vraie différence par rapport à la saison passée ça va être l'arrivée de chez Weber et ses performances ou ça va être le fait que Price est là? peut-être un peu des deux Ben, moi, je pense que ça va être Price, parce que avec ouais, ça, Price, le Canadien a été capable d'être euh, dans les premiers de sa, sa conférence avec Subban. Enfin, je vois pas pourquoi que avec Price et Weber, même si Weber est moins bon dans mon livre à moi, il serait pas capable d'arriver au même résultat, tu sais. Ben, Price va être chercher un bon 30... 30 victoires, je pense, à lui tout seul. C'est ah, quand même ouais. beaucoup. C'est énorme. Ouais, mais je... Comme je dis, dans le fond, Pour Weber, là, c'est... Il va calmer le jeu, mais autant de l'autre bord que de notre côté à nous. Je pense, justement, avec les jeunes qu'on a, il va chèter le, le, le, le grand frère qui va dire à tout le monde, regarde, on relaxe, c'est pas fini, puis on va y aller. tu sais, je veux dire, Il y en a vu, là, des, des Verts et des Pommes puis je pense qu'il sait euh, autant international... Que dans son équipe à Nashville, où ce que ça a pas tout le temps été super, euh, ça accroche là dans le temps. Là. Non non, c'est ça. Il y a eu des mauvaises saisons aussi à Nashville. il y avait puis Kevin tu eux autres aussi c'est un club centré sur leur gardien. C'est ça. Puis je pense que, tu comme c'est pour ça que je défends souvent cet échange là. Moi dans le fond c'est que je suis d'accord pour dire que on a perdu probablement le meilleur joueur des deux en sous sur le long terme. Mais Shea Weber est encore vraiment bon comme joueur. Personnellement, je suis sûr que l'année passée, l'année prochaine il va aller chercher encore son quota de points. Il va être super efficace avec un gorreur comme Kevin Price en arrière. Euh, des son attaquants. quota de points qui était l'an passé euh, 51. moins que moins que Subban ou c'est 50 ouais. Subban puis euh, Weber. Tu sais, fait que sur la production offensive, c'est la même affaire. C'est juste que lui, il avait plus de buts, mais Euh, Est-ce que tu sais un but par lui ou un but par un autre joueur sur une passe de lui, ça revient pas au même, tu sais Ben oui, <rire> pour ça ce que je te dis, je comprends. Mais l'autre côté, c'est ce que je te dis dans le fond, c'est ce gars-là par l'aura qu'il va dégager, va changer la mentalité des joueurs, va calmer le jeu, va c'est juste une présence rassurante selon moi, hein. tandis qu'un souban, mais il est un petit peu plus intense, il est différent, puis euh... Tu sais, je veux dire, ce gars-là, ça va... c'est probablement qu'il va dire « Hey, donne-moi une rondelle, donne-moi rondelle, je vais monter à rondelle, faites de quoi. » Puis tu sais, il le feeling que Souban, Souban, c'est un genre de caniche qui dit « Je le veux, je le veux, je le veux. » tu sais fait Ça doit être comme, pas gossant, mais il me semble que ça... ça déstabilise tout le monde. puis Bref, tu sais, comme on voyait l'année passée Markov puis Souban qui jouent ensemble. Des fois, on dirait que Markov était perdu parce qu'il savait pas ce que Souban allait faire. <rire> Tandis que là, tu vas c'est... que c'est che... parce qu'il savait pas ce que Souben allait faire ou c'est parce qu'il était pas capable de suivre la cadence de Souben Peut-être un peu, mais en même temps, tu sais, il y avait de l'air comme, il va tout en avant Oh, je vais rester en arrière. Ou, tu sais. Tandis que chez Weber, on sait, c'est un, un stay un stéatome, mais il va être capable de monter sa pointe, puis de, de faire les maudits plombs qu'il fait, ses gardiens, puis... Ah, on a je... vu une vidéo il snap à tabarouette. Ça, ça on il dit snap. pas le contraire. Là. Sauf que à l'entraînement, pas de joueur pour dévier. Sur City, il en rate 3. <rire> fait que tu ouais, suis là, je là sur Subin. Je fais comme, ouais, mais ça revient au même, là, finalement. Mais non, il va <rire> se replacer. Là. Il a commencé à s'entraîner. Non, ouais, non, mais je suis là comme, ok, ouais, mais il snap fort, mais Si c'est sa bande. Ça change, fuck all. <rire> ouais, ça peut revenir de l'autre bord. Le joueur la pogne puis la main dans le net. Ah, oh, l'optimisme de Jerry! Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, écoute, euh, on parlait un petit peu de, de, de Price. J'ai le goût qu'on qu regarde ça ensemble. Qu'est-ce qu'on évalue pour la saison? Moi, je, je pense que a, ça va être deux affaires, OK? C'est un, soit un, soit l'autre. Sous, euh, Price, c'est soit une blessure et il fait pas la saison puis là on se retrouve dans le trouble à long terme parce que on va voir que le gars il a un historique de blessures pis que ben on peut-tu vraiment se fier sur lui pour le club ou encore, il t'a une méchante saison pis il s'enligne pour le euh, Vésina. moi c'est un ou l'autre ben c'est ça euh, tu, en fait c'est un résumé la saison du Canadien au complet c'est un peu ça Ouais, le, le Canadien... Euh, euh, Carey Price va, tout va, là, t'sais. Ben, c'est un peu ça. Souvent, c'est un côté qui est dommage chez les Canadiens, parce que... on a personne pour prendre la relève, parce qu'on s'entend que c'est pas Al Montoya ou Mike Condon qui va sauver le Canadien en dessous de Carey Price. Wow, wow, wow! Al Montoya, a, a. hey! monsieur. Hey, hey. ouais. Non. <rire> je te confirme que non. Fait que... C'est sûr que c'est parce que ça qui est plate. sais, je veux dire... Euh, Meilleur exemple, euh, les Pingouins, quand ils ont perdu Crosby, il était quand même assez fort. Je sais que c'est un goaler puis un joueur c'est pas à 100% pareil. Là, mais ben, regarde, marc andré Fleury s'est blessé. Qu'est-ce que ça a donné? Matt Murray, tu sais, Puis Matt Murray, on connaît toute l'histoire, il a gagné la coupe. Fait que euh, On s'entend que on a pas un Matt Murray à Montréal. Non. Mais tape, gars. On va on va. On... Je pong la balle au bon, ok? On dit, on échange le, le rôle d'auxiliaire et de potentiel numéro 1 si Carprice se blesse de Mike Condon à All Montoya. J'essaie de je autant que ça ben pas tant à ce point-là mais ah ben pff, ouais. En même temps là avec la la, la qu'il y a eu l'année passée parce que Mike Condon euh, était pas tant bon. Écoute l'an passé là Almontoya, Montoya, son pourcentage d'arrêt est à 919, 2,18. Il y a un bon pourcentage de buts de, de, de, de accordés. L'année d'avant, 892 pour 3,01. 6 victoires en 20 matchs il y a 2 ans, puis là 12 en 25 l'an passé. S'il devient le numéro 1 du Canadien, on est dans le trouble. On est dans le sapristi trouble. Je dis pas que Mike Condon est une solution pour être un, un bon substitut. Je te dis juste que Almantoya, tant qu'à ça, est pas tellement mieux. Oui, il a 31 ans. Plus de vécu, plus d'expérience, mais est-ce qu'il est vraiment capable de compenser le, la perte de de de Cara Price? Non mais surtout le gros problème que moi je vois c'est que quand tu regardes le nombre de contrats du Canadien, on est à 50 sur 50 ça ça veut dire que tu peux plus aller chercher de renfort ailleurs est-ce que All Montoya est un si gros upgrade à Mike Condon qu'il vaut la peine de se bloquer d'autres options d'embauche de joueurs ailleurs non mais ça je peux le dire aussi pour Zach Renman pour euh, toutes les petit joueur par rapport qu'on a signé pour avoir de la profondeur. Mais ça c'est c'est Marc Bergevin, tu sais j'arrête ouais. pas de le de, de le mentionner, tu sais comme l'embauche d'Andrew j'ai rien contre. J'ai ouais, rien là... contre le, fond, euh, le fait qu'on le paye mais est-ce que avec son salaire on aurait pas pu se payer des joueurs mieux pour euh, les positions qu'on a vraiment besoin parce que là actuellement dans mon organigramme, il est 3e et il y a droit puis on manque d'un top 2 à la gauche. Ouais, c'est ça, je, je comprends ça, mais en même temps, Andrew Shaw va beaucoup moins me déranger dans mon club. Je sais que c'est payé cher, mais là, on voit juste le côté cash. Le gars va faire partie justement un peu du changement de mentalité, du travaillant. Tu sais, on, on a deux petites pièces là en ce moment dans notre, dans notre équipe. de Brendan Gallagher, pis t'as... Puis on l'a vu aussi l'année passée avec Brendan Gallagher quand il était blessé qu'est-ce que ça donnait et ça manquait de présence devant le net fait que tu sais oui on le paye cher oui j'aurais voulu mettre cet argent là probablement ailleurs pour aller chercher un autre joueur comme tu dis comme j'aurais voulu économiser avec le serveur d'Almentoya Zach Redman puis tous les autres pour qu'on se ramasse pas à 50 contre eux sur 50 puis être pogné à faire bon ben là on peut rien faire qu'est-ce qu'on fait tu sais. Parce qu'on s'est qu la place à... à gauche le deuxième trio Ça, c'est si on prend mon lineup que moi, j'ai imaginé parce que celui que... Euh, comment est-ce qu'il s'appelle le, le gars de le, de, de Radio-Énergie? là, Martin Lemay. Ouais, qui Qu Que lui, fait un alignement euh, tu sais, hybride, un peu comme les pingouins de Pittsburgh, puis il se ramasse avec deux trous à gauche pour faire des trios offensifs sur le, les trois premières lignes. C'est-tu River? C'est-tu Leconen? C'est-tu... C'est qui? C'est-tu Hudon? Est-ce qu'on fait jouer McCarron pas sur son bord à l'aile gauche? Parce ben que moi, je... si le trou il avait été à la droite, ben McCarron, c'est une troisième. Moi je suis parfait que ça. Tu sais, c'est le bon spot pour le faire rentrer vraiment dans l'alignement puis qu'il grow up ouais, avec le club. Mais le trou est à gauche. On a rien à gauche. Non, je sais, pis... On est Daniel Carr. Je, je vais te le dire, moi, ça va, ça va ressembler à quoi? Tu vas avoir un premier trio genre Plekanec, Gallagher, à Charity. Ton deuxième trio, ça va être genre euh... Dernier, probablement, tu vas un Galchenok à gauche un Andrew à droite. Ben non, non tu, peux pas, tu peux pas remettre Galchenok à gauche. Ben, honnêtement, je suis quasiment sûr que c'est ça qui va arriver. gars si c'est le cas, là <rire> j'ai même plus de manasse à faire aux Canadiens. <rire> je les ai tous <rire> brûlés l'an passé. <rire> c'est pour ça que j'ai hâte de voir que la saison commence et qu'ils se mettent à gagner et que ça allait bien. Ah écoute, fait, je super... serais le plus grand surpris, j'ai aucune confiance. Moi, Placanek est à 2, puis qui est ça à 1. Ouais, moi aussi. Mais c'était rien le coach, hein? On est d'accord. C'est ça, c'est ça. <rire> hey, écoute, je serais même pas surpris <rire> de voir Dernier monter sa première l'année prochaine avec un patcher à gauche puis un Gallagher à droite. Mm -hmm. Écoute, on pensait à le racheter cet été, mais il y avait de la place en première ligne, ça a l'air. <rire> ah, Dernier. Mais il y a beaucoup de rumeurs, justement, concernant Dernier, hein? Euh, ben, beaucoup de rumeurs, une, mais... <rire> ah ouais, tu parles de celle contre Yakupov Ouais. Ah oui, avait... tout d'un coup, magiquement, les deux clubs s'entendraient pour des joueurs qui sont là depuis des siècles. Ouais, ben c'est surtout le Yakupov, oui, et qui fait pas grand-chose, il a pas fait grand-chose, puis est-ce qu'il va faire grand-chose, on le sait pas, tu sais. Mais dernier Il me semble que j'aimerais mieux prendre une autre chance avec Yakupov ou l'échanger pour possiblement un autre boss qui peut peut-être marcher dans ta team, dernier euh... Mais quel avantage les Oilers ont? Ben c'est ça. À <rire> part le troisième choix dans Rumeur. <rire> ouais, mais dans Rumeur, ça, on, on prenait Yakupov et un deuxième choix. Fait <rire> Contre D'Arnais pis un third? Ben oui! J'ai fait un face bomb en passant. Oui, oui, on l'a entendu. <rire> OK. Bon, finalement, c'est une rumeur de mars. J'avais même ben pas là. su qu'il y avait un deuxième choix. Okay, dans... je... Moi, je me demandais, je... OK, mais vas-tu vraiment essayer de la défendre? Non, ben non. <rire> <rire> plus, ben, ça serait plus, bon là. pour les Canadiens, c'est tout ce que je peux dire. <rire> oui, bon, oui. Ça, on est d'accord, <rire> mais tu sais... Non. <rire> OK, mais il y, y a beaucoup de rumeurs qui envoient Yakupov à Montréal aussi là, il y avait une rumeur Emeline contre Yakupov. Ben ils sont déjà plus proches. Euh, ouais, elle, j'y crois beaucoup plus. Euh, mais encore là le feeling que ça arrivera pas puis c'est des rumeurs euh, lancées comme ça dans l'internet. Puis il y a des gens qui les prennent pour acquis. Ah non, mais qui en parle partout hein? Tu sais, si tu regardes les besoins, tu sais, le Canadien a trop de défenseurs. Ouais. <rire> OK. Ouais, si on veut. Si on veut, puis en même temps les défenseurs sont pas sans coche, mais ça c'est une autre affaire. Euh, on échangerait un surplus pour aller chercher quelque chose qui manque, un attaquant qui peut jouer à gauche, genre Yakupov, mais tu sais Émerine, c'est un gars safe à Montréal en défensive Tu sais qu'il va faire entre guillemets la job. Ben c'est pour ça que c'est pour ça je dis que c'est quand même intéressant pour Edmonton aussi. Parce qu'ils vont chercher un gars qui est quand même efficace. Puis nous autres on a un Greg Patherin qui fait à peu près la même job. Oui. Puis tant qu'à faire jouer Emmeline, j'aime mieux faire jouer Patterin, sais. Ben, Patterin, Barberio, Beaulieu, je, ben, je les aime toutes mieux que Emeline. Moi tout. Et pourtant, ils ont toutes des plus petits salaires. Bah c'est ça. Ah. Tu sais, pour nous autres, ça serait mieux. Puis en même oui. temps Oui, je disais tout le temps aux gens de pas ramener le l'argument Galchenok Yakupov mais Cali peut-être ça peut replacer Yakupov je le sais pas. Peut-être que ça peut déplacer Galchenok. Tu vu s'entraîner oh, Ouais, c'est une, une machine. C'est une machine. Ce gars-là l'année prochaine 30 buts encore assurés. Je ma prédiction de cette année. Ben eh, eh, tu joues safe. J'aime ça, j'aime ça. Non mais ça un je dis qu'il va il va accrocher le, le 35 là. facile. Ah, écoute, euh, ça serait Ça serait nice, ça serait très nice. Je pensais que t'allais me donner raison, que tu allais m'appuyer dans cette euh, prédiction. 57 pour Patchy cette année. <rire> <rire> ah, tu reviens que bon, c'est là. En là. Voir après trois ans. <rire> ouais, mais tu sais, c'est peut-être en additionnant les années. Là. Ouais, j'avais pas dit ça au début, mais ouais, <rire> il l'a dépassé. <rire> oh, on dit que je parle. Ah, regarde. je sais bien, je sais bien. Euh, fait que, euh, écoute j'en reviens, reviens sur Price toi penses-tu qu'il va être bon pour euh, toute la saison ou euh, on est dans le trouble ben non je pense qu'il devrait être bon c'est pour ça l'intérêt de la coupe du monde euh, on va voir son genou pis le camp d'entraînement aussi du canadien dire, on va pouvoir faire pour, pour un peu jouer Montoya puis Condon les préparer à un rythme de ligne nationale euh, pour que la, la saison recommence Pis le choix va se faire là aussi, Montoya-Condon, c'est qui qui va rester. Euh... Ben là, si c'est pas all Montoya... Ouais, Genre. ça va faire dur, fait que c'est clair que ça va être Montoya probablement. c'est ça. Un pis Mais... en même temps, tu, tu me fais penser, tu sais, Marc Benjamin arrête pas de dire, c'est trop joueur de me faire, euh, tu sais, les garder à Montréal, puis tu sais, ils doivent prendre leur spot, tu sais, on leur donnera rien, dans, tout dans le bec. Euh, à gauche, c'est pas vrai, tu sais, il y a un trou, fait que euh, ramassez là, quelqu'un. Euh, mais en défensive, là, on a Chergatchev là, qui pourrait... On dit qu'il a le niveau Ligue nationale, mais pour qu'il fasse la Ligue nationale cette année, faut qu'il prouve à Marc Bergevin qu'il a signé trop de défenseurs. Puis s'il a signé trop de défenseurs, il faut que tu t'envoies quelqu'un par le balotage dans la Ligue américaine ou que tu l'échanges. Ça commence à être de la job là, pour Marc Bergevin. Avant qu'il décide de faire ça, tu sais, c'est dans la place dans la position de, de Serge ce que j'essaie de dire c'est que pour avoir sa place dans la ligue nationale cette année avec le Canadien de Montréal faut qu'il prouve à Marc Bergevin qu'il est un cave ouais ça c'est c'est ça dans la ligue nationale les DG ils aiment pas ça tu non tout un gros ego, bon. ils ont tout, sont tous bons fins pis euh, les meilleurs là, dans leur tête c'est correct là, tu peux pas te rendre là si t'as pas cette attitude là. sauf que de devoir prouver à ton boss qu'il a fait une gaffe pour avoir ta job C'est pas la meilleure façon, tu sais. C'est pas d'habitude de même que t'es censé rentrer dans un club. Non, c'est sûr, il faudrait que vraiment qu c'est deux saisons là son contrat là, c'est même pas une année au coup, on verra là. Ouais, mais il est... Y... ouais. Tu sais je comprends Renon... juste pas, c'est tout des c'est des contrats one way là. Non, mais ça ça va être facile. T'as Toi même c'est facile à débarrasser euh, au là. ou à limite il descend, là. Redmond ne doit pas faire capoter ben ben des déjeuners. Ah non, ben descend, non. Je <rire> suis convaincu, là. Mais tu sais, ça reste que si un contrat one-way, ça veut dire que tu le payes dans la Ligue américaine son <rire> salaire de la Ligue nationale. Ouais, le mais Canadien faut... est capable de l'assumer, mais tu sais, le proprio, là, euh, c'est euh, pas c'est pas une bonne nouvelle, là. C'est que tu, tu viens de donner... il y a l'argent, fait que je pense qu'il s'en fout un peu. Puis s'il comme pas sa la masse salariale, rendu là, moi, je m'en fous pas mal, là. Et là, il y a Jess Chapleau on posait la question, parce que moi j'ai pris le temps tantôt là, de l'écrire, euh, avis aux euh, auditeurs. Avez-vous de l'intérêt pour le championnat du monde de hockey? Puis il y a Jess Chapleau, l'un de nos fidèles collaborateurs, qui dit non. <rire> Une, réponse... Une réponse simple. Ah, ben, euh, ça veut ça veut tout dire. Donc, mais efficace. Hé, euh, hey, on parlait tantôt, euh, qui va prendre la place sur le trou sur la deuxième ligne à gauche C'est qui ton guest? T'sais, on a River, on a Carr, on a Lekonen, on a je pense que c'est pas mal ça là. <rire> je, sérieusement, on dirait que je peux tellement pas te dire. River, c'est probablement un des plus talentueux, il y a là dans mon attitude de cul par exemple. Euh Leconnen, feeling que ce gars là va se retourner dans KHL euh... Ben il a jamais joué dans la non, KHL, non, lui, il jouait ouais. dans sa ligue euh, Mais ça a l'air son coach euh, a dit euh, qu'il la reverrait pas cette année Ouais mais c'est assez de le dire ça Puis que le gars il, il a signé comme quoi qu'il irait dans la Ligue américaine s'il faisait pas de club Ah ouais il, il semble avoir de la bonne volonté En tout cas Ben tant mieux j'espère J'aimerais ça voir quelqu'un de nouveau qui, qui a le talent pis qui nous prouve Il est capable de jouer le national puis qu'il peut changer de club, mais entre toi et moi, on s'entend-tu que des noms tu en à me donner Feeling que qui va être là! <rire> ben moi j'ai. C'est pas que je veux. Mais j'espère qu'il y en a un qui est capable de le faire. Parce que comme je te dis, on a 50 contrats pis euh, on a pas de gars d'autres... Euh, tu sais, c'est des options qu'on a là. Ah c'est sûr, mais honnêtement, les gars que tu as nommé, c'est du 3e et 4e trio, c'est pas un deuxième e trio hein. fait que le problème va être encore le même donc un, un gars de 3e trio c'est la 2e même Merci. on dirait que je m'entends parler Jerry Non, non mais c'est exactement ce que je pensais vous dire c'est guess... encore une fois un, un, une problématique de Marc Bergevin c'est qu'il a mal évalué ce qu'il avait comme besoin Ouais. Njoucha, encore là je reviens c'est un gars de euh, côté droit de 3e trio OK, on regarde les, les, les droits, là. On a Radulov, Gallagher, Shaw. On est bien nantis, là, on s'entend, là. Puis les prospects qu'on a dans la Ligue américaine qui sont euh, sur le bord de frapper sont Nikita Sherback et McCarron à droite. Fait que, tu sais, t'en as cinq pour euh, trois postes dans le top 3, tu sais, parce que c'est des gars offensifs. Puis tu regardes à gauche, puis t'as euh, Pacioretty... Daniel Carr. <rire> <Je, je, rire> tu sais, on, on est là. là. Puis après ça, t'as as Stéphane Matteau qui est dans un rôle défensif plus. Ouais. Puis après ça, ben, tu regardes dans les prospects, puis est-ce qu'on le considère encore Jacob Delarose comme étant un gars qui peut oh. éventuellement jouer sur un top 3 euh, sur les trois premiers trios avec, euh, avec euh, des capacités offensives Non. Non. De la robe, après ça, t'as t'as Arthuri Leconen, le, Leconen euh, Martin Rivaille. Pis, t'as Connor Crisp, Charles Ludon, Tim Bozon, Max Friberg. Ouais. Tu sais fait, moi j'ai rien contre Andrew en tant que tel. Je trouve que son salaire est trop élevé, mais gars, c'est signé, c'est signé. Mais s'il jouait à gauche, s'il jouait à gauche, on serait, ça serait parfait. il joue les trois positions, il voit être capable de jouer les trois positions, c'est pour ça que je suis pas rassuré que celui va se retrouver là. Ouais, mais lui il a mentionné que sa position de la surveillance c'est à la droite. Mais tu sais, ça se peut là. Mais c'est juste moi qui vois une mauvaise évaluation. Tu sais, quand t'es le DG du club, puis t'as besoin de former ton équipe, puis tu te dis, ben écoute, j'ai un trou là, là, là, là, là. J'ai des options éventuelles là, là et là. Qu'est-ce que je fais C'est quel morceau de puzzle que je vais chercher Ben, ben Marc Bergevin est allé chercher deux gars à droite et aucun à gauche, alors que ses options de remplacement en dans la Ligue américaine, dans ses prospects, étaient meilleures à droite qu'à gauche. Ça fait aucun sens. Ouais. Il y a peut-être un plan caché, il sait, puis tu sais... Son plan caché, c'est qu'il faut qu'il change quelqu'un pour se faire un trou, pour avoir un contrat... Pis après ça, faut qu'il signe quelqu'un ou que, dans cet échange-là, il soit capable d'aller ramasser le gars qui a de besoin à gauche. Mais pour avoir un gars de... béton, on dit qu'il y a juste un trou sur le deuxième trio, là. Ben, ça te prend un gars de deuxième trio. tu sais ça prend un gars de ce calibre-là. Ben, faut que tu échanges un gars du même calibre. Pis c'est quoi tes options que t'as à échanger? Ben, plécanique. Euh, t'as plécanique, OK. Ben là, tu fais un trou au centre... Ben oui puis non parce que je pense qu'au centre t'es quand même capable d'avoir de quoi qui est capable de patcher. Mais... Des harnais. Ok, on met des harnais. Ouais non, mais même avoir <rire> des harnais. Je dire... Ouais mais pareil il faut quand même échanger avec le canettes là euh, même si ça oh, fait oui, un litou. Je... Je on a beaucoup plus de profondeur comme Benjamin dirait au centre que justement à l'aile gauche. Sais. Ah complètement. Ça, euh, ça là-dessus là, euh, je te le donne euh, 100%. Euh, sinon, ben on a Emeline qu'on pourrait changer. Markov, est-ce qu'on ferait ça à Montréal, échanger Markov? Ça serait pas. Non. Est-ce qu'il y aurait preneur un gars de 37 ans, lent an comme Markov? Oui. Non. Oui. Ah, oui. Oui. Ok. Oui. que oui. Mais, mais quoi là? Mais, mettons Jaros là. De... Moi, euh, des équipes comme Detroit là, qui veulent faire un push en Syrie avec un Markov là, moi j'y crois aller chercher des des bons joueurs là bas là. des joueurs qui ont pas performé l'année passée mais qui sont encore ben bien ben jeunes ok t'attends avec qui là Markov est-il meilleur que Green DeKaiser Cronval Eriksson Smith et Marchenko peut-être un des deux derniers là. <rire> non mais il, re il reste un an je pense à son contrat ou je sais pas quoi c'est tu sais je dis c'est un un... une profondeur de Syrie avec un Un bon Def... Mais tu sais, ça ne nous aide pas à passer à travers la saison, tu sais, si on l'échange à la date limite ouais, de 2021. mais ça, c'est dépendamment de ce qui se passe dans l'année, tu sais. Il peut y avoir des surprises, par un échange quelconque, il peut y avoir ah, une surprise au camp d'entraînement qui pousse Markov. Il <rire> y a plein affaires qui peuvent se passer et puis me donner raison, tu sais. Oui, oui. <rire> <rire> oui, mais ça ne règle pas que Day One en ait un problème à gauche. Ben oui, effectivement. Il faut trouver une solution. Effectivement. Ben, moi, mon guess ça arrêter s'il n'aurait pas signé plein de joueurs par rapport. Là. Alex Tanguy au minimum, ça aurait été quelque chose d'intéressant. Oui, il est vieux. Je suis sûr que c'est ça que t'allais dire, fait que je t'ai coupé. Non, <rire> mais Je vais gratter le menton, je moi, il est vieux. <rire> non, mais c'est ça, oui, je sais qu'il est vieux, mais il a quand même une bonne expérience, puis pour épauler certains jeunes, il est quand même bon, il a quand même une coupe de points l'année passée. Oui, c'est pas le... le luxe ultime j'aurais aimé euh, J'aurais aimé avoir un joueur du style euh, Yuri Houdler, mais je sais pas si. Euh, je sais même pas si c'était était gauche, je pense que oui. Non, il est à droite. Je ah, si me trompe pas. Euh, fait que tu sais. Oui, ça c'est des affaires qui, qui poussent. En tout cas, je sais pas. J'aurais aimé ça avoir quelque chose là, de, de mieux, mais à la limite, Tanguy, ça aurait pu être un bon guess. Selon moi, là, personnellement. Houdler est euh, mentionné comme étant au centre. Ah tu vois, ça aide pas, ça. Mais, parce qu'il y a sûrement des éligaux sur le marché qui, qui étaient disponibles ou tu sais même si on parle d'échange je, je me souviens quand tu avais écrit un texte sur la POC moi j'aimais bien ton idée de l'avoir euh, d'aller chercher Brandon Saad pour Plecanek mais ça ouais. m'étonnerait que ça arrive parce que Saad est vraiment meilleur personnellement et plus jeune que Plecanek Oui, ouais, ouais, il y a 24 ans. Euh, moi, ce que je voyais comme euh, façon de pousser cette transaction-là, c'est que le Canadien a deux choix de deuxième ronde euh, l'an prochain. Fait que Plecanek, deuxième choix euh, versus SAD. Et euh, ce qui donne le, du poids à cette transaction-là, c'est que la ligne de centre des Blue Jackets est euh, très faible et Plecanek deviendrait leur premier centre. Oui, oui. Donc t'échanges ton gars qui est sa deuxième première ou deuxième ligne, parce que t'as Hartnell pis t'as SAD qui sont les deux premiers left wing du club pour aller chercher un premier centre. Fait que, oui, tu sais, oui, t'affaiblis un peu sur l'aile gauche, mais en même temps, un premier centre, là, sais c'est comme. C'est pas rien non plus. Non, là. ça c'est sûr. Fait que euh, je voyais ça comme faisait faisant du au, sens. Au centre, là, t'as Dubinski. T'as euh, Jenner, puis t'as euh, après ça tu tombes à William Carlson et euh, Alexander Wenberg. fait, tu sais Carlson puis Wenberg vont être bons dans le futur, mais ils sont pas rendus là encore. Puis Dobinski, là, c'est euh, c'est correct là, mais c'est pas un gros char non ben, plus. C'est un, un faux top ben, 48 six. points, tu c'est moins que ce que Plekanec fait saison après saison. Ouais. ouais. Tu sais. fait, tu sais, je le voyais comme ça fait du sens. De regarder ça mais à Montréal, est-ce qu'on va vraiment échanger Plek je Je sais pas. Il faudrait il faudrait... au niveau des contrats, c'est du 6 millions les deux Plek puis ça Ouais, ça c'est qu ça, ça, ça s'égalise pour ça. Ouais. Ouais. Fait que trou sur l'aile gauche, il y a pas vraiment de solution, si on existe une cachet maudit parce que on trouve rien. <rire> Exactement. Euh, question de même C'est qui qui va produire le plus chez les Canadiens de Montréal cette saison? Galchenok? Weber? Euh, Pacioretty? Plek, Radulov? Ben moi, je pense que c'est Galchenyuk. Euh, personnellement, comme je disais, t'entoure environ 35 buts. Pis il va probablement jouer avec Pacioretty, qui est aussi capable d'en mettre euh, entre 30 puis 40 buts. Fait que, si tu calcules les passes... Il va peut-être avoir des deuxièmes passes, mais quand même. Fait que je suis pas mal sûr que cette année, Gatchinock va peut-être se rapprocher du 70 points. Ben un 35-35, c'est atteignable, là. 35 buts-35 passes pour, euh, pour Patcherity et euh, Gachinuk, je pense que c'est atteignable pour les deux. Ah, t'sais? ça c'est sûr. Fait que euh, je serais pas surpris si, euh, si c'était quelque chose qui ressemblait à ça, là. Pis euh, Tu sais, c'est pas du farfelu, là. Non, non, c'est atteignable. C'est pas, pas du 100 points, c'est pas. Euh... Ça a de l'alheureux pis tu sais, je on sait pas est-ce que les trios vont changer puis qu'ils vont avoir un Radulov aussi sur leur trio, parce que tu te si Radulov rentre là, tu as trois scoreurs qui sont quand même capables de passer. Puis c'est Chevalier, on l'a vu l'année passée, il était capable d'en faire des coupes de belles passes. C'était direct à Gatchenia, fait que les deux se renvoient souvent à la balle, Puis si tu rajoutes à ça un, un Radulove qui va être capable lui avec de foncer au net et de, de récolter sa part de but, ça peut être très intéressant. Euh plus le feeling que c'est un Gallagher qui va rester avec eux autres là, pour la présence devant le net. Là. Mais euh, non, ça peut être intéressant pour eux. Euh... Personnellement, je pense que c'est Gatchin qui va y chercher le plus de points cette année. Puis, euh, je pense que, tu sais, Radoulov, si bien utilisé, puis ça, ben encore une fois, ça revient à... Ça revient à... Michel, Michel. À... tu n'as rien, tu rien, <rire> Mitch je sais pas je sais, parce que Radulov c'est une tête forte c'est un gars qui se laisse pas euh, marcher ses pieds euh, si tu l'as dans tes bonnes grâces puis il a le goût de se défoncer pour toi euh, il peut te faire un point par match c'est un gars qui est qu'il a le potentiel de faire ça est-ce qu'il va l'atteindre euh, je sais je sais pas j'ai plus confiance qu'un Galchenyuk va devenir notre premier pointeur que lui mais tu sais si les deux peuvent bien s'entendre là tu sais ce qu'il y a de limite pour ces deux là, là. ben c'est sûr pis en même temps ce que Radulov peut sauver la de ça en, en, en équilibrant les deux premiers trios hein. parce que tu vas avoir une possibilité de deux scoreurs trois scoreurs sur deux trios puis la limite s'ils veulent faire la tactique euh, comme les pingouins d'équilibrer les trois trios ben, si les trois jouent quand, quand même sensiblement le même temps de jeu, je pense pas que Godzilla va chialer s'il finit quand même l'année avec autant de minutes et autant de, de buts puis de points puis tout, moi. mais, mais c'est plus, euh, plus la notion de euh, c'est le fait d'avoir un trou à l'aile gauche encore ouais, une fois le problème C'est que si tu veux équilibrer tes pointeurs moi j'ai pas de trouble avec ça mais tu sais Tu, peux, tu vas mettre Galchenuk sur un trio avec qui sur la gauche pis. Tu si tu veux séparer Pacherity, Galchenuk pis Radulov, ça te prend deux alliés gauche qui sont capables de compenser. Radulov euh, est tu capable de jouer à gauche? De, non, il y, y a bel et bien mentionné Atelier qui voulait jouer à droite. Okay. Non, mais on, on verra. Euh, moi, je suis encore euh, suis prête à recevoir des surprises de la part de, euh, de Bergerin. C'est un bon échange là qui passe à la voilà. TV puis je fais Wow! Wow! mais non. Ouais. <rire> la dernière fois qu'il a essayé, ça n'a pas marché, imagine! <rire> ah ouais! <rire> on revient tout le temps à ça. Euh, sinon, classement du Canadien de Montréal, tu sais, euh, tantôt on a euh, euh, on a Michel qui nous disait que lui, c'est soit le top 5, soit bottom 5 pour le Canadien, mais il est pas sûr. Ouais. <rire> nous autres, euh, on voit ça quand. Moi je suis vraiment pas confiant. Ah non? À ce point-là. Je suis vraiment pas confiant parce que la Ligue nationale est une ligue de rapidité. Maintenant, euh, les quatre équipes qui sont rendues en finale étaient hyper rapides. Puis le Canadien a misé cet, cet été sur le, le grit. Mais sur le grit, ben tu sais, Boston en nom. <rire> Puis ça fait pas deux autres un bon club. Oui, il y a dix ans, ça le faisait. Mais plus maintenant. Puis euh, je pense que le, le timing est peut-être pas le bon pour ce genre de, de manipulation dans le... Euh, Dans l'organisation du Canadien de Montréal, on n'a pas misé sur les bonnes choses. Puis entre autres, ça passe par Weber. T'sais. Ton premier défenseur doit être un gars qui est capable de relancer l'attaque rapidement. Puis c'est pas la force de Weber. Weber ne sort pas avec le disque de sa zone. Euh, dans les cinq dernières années, les, les statistiques le montrent. Il ne sort jamais ou presque avec le disque en sa possession. Fait qu'il passe aux ailiers Ça veut dire que rapidement la pression peut se ramasser Sur les ailiers parce qu'ils ont déjà la rondelle t'sais. Ce que Subban permettait De donner comme zone tampon C'est que ben jusqu'à la ligne rouge Il était capable de l'amener Ça donnait de la vitesse, tu mettais de la pression Ce que Weber fait pas Puis en plus, ben qui tu fais jouer avec Weber? Ben euh, ça va être beau lieu là. Tu sais, est-ce qu'on est vraiment prêt à avoir Beaulieu comme défenseur numéro 2 parce que si tu joues tout le temps avec Weber, tu veux dire que tu es Sadlas à peu près 25 minutes par match. Ça peut être faisable. Puis Beaulieu est un peu dans le même style, là. beaucoup moins flamboyant et beaucoup moins de talent que Souban, mais il est capable est de un monter contrôleur un contrôleur de rondelle, rondelle c'est un sûr, qui... que, si tu regardes ça en toute logique, ça devrait être lui. C'est juste à voir si ça va se confirmer puis si ça va être euh, efficace puis parce que si c'est pas lui c'est Barbario ouais si c'est pas lui c'est Patrick non je ben... pense pas ça. non je, je suis d'accord qu'il manque de quoi mais en même temps la saison n'est pas commencée euh, on va les voir jouer ensemble il y a peut-être de quoi qui va faire un déclic il y a peut-être quelque chose qui va tourner le vent de bord euh, trouve du positif moi je pense que Carey Price va trouver la saison longue euh, ben en fait pas bien sûr que Carey Price à la fin de son contrat il, il crisse son camp <rire> <rire> ben... là ça va être les années noires en tabarouette du Canadien de Montréal ok mais tu sais, mettons là Marc Bergevin là il l'échange cette saison Carey Price parce qu'il se dit ben, de toute façon il restera pas on peut aller chercher pas mal de quoi de bon là, selon moi oui mais est-ce que le Canadien est capable d'assumer une saison dans laquelle il a échangé Subban et Price ben la direction peut probablement l'assumer parce qu'ils ont assumé l'échange de Subban qui était quand même quelque chose d'intense selon moi est-ce que les fans sont prêts à l'assumer ça c'est la meilleure question là parce que les fans, on s'entend oui, il y en a qui vont dire « ben non, on est capable on est capable de comprendre que bla bla, ou peu importe » mais on s'entend que facilement 75 à 80% des fans vont vouloir mettre Bergevin sur le bûcher là. mais est-ce que ça serait pour le mieux pour l'équipe? probablement c'était capable d'aller chercher quelque chose, qui fait que dans 5-6 ans on est euh, autant bon qu'aujourd'hui euh... Faut, faut, être, faut être capable de voir, dans le fond, euh, plus tard. C'est sûr que, ça, si il change price, ça me fait chier, là. Mais là, Gaston, si t'échanges price, Gaston, il, il se pète un burnout là. Ah il explose. Il, Gaston Il, il <rire> explose à la TV live. <rire> <rire> il explose. Oh, non, tu vois les entrailles de Gaston euh, étendues partout sur le bureau RDS, là. Ah, mais non, mais il pète sa coche, le gars. Là. Ça n'a même pas de bon sens, là. Hey le baron va arriver puis tu vas te faire des baronneries là il va, euh, va dire des mots euh, en criant là oh il... <rire> je pensais je vous dire il va sacrer mais non il est RDS est, il, il peut pas faire ça lui, dire tabarnak <rire> <rire> la liberté des podcasts <rire> ah ouais mais euh, non mais sérieux ça va être quelque chose s'il fait on s'entend tout puis moi que ça arrivera pas là ben d'un là tu sais moi je suis d'accord avec toi je pense pas que Price va re signer avec le Canadien de Montréal car Price va vouloir avoir une chance pour la Coupe Stanley il reste deux saisons si t'attends l'an prochain tu te ramasses dans la même situation que le, le Lightning avec euh, Ben Bishop tu te dis hey faudrait peut-être le changer ouais, mais, mais tout, tout mas mas le monde te veut venir I know c'est pour ça qu'il faut pas que tu t'attendes que soit ta dernière saison ah c'est sûr là Mais tu sais, comme à Ode à Bay, moi, échanger Ben Beshop c'est assez facile. Je me dis, je vais aller Zilevski. Là t'es bergervin, tu dis je vais échanger Carey Price. J'ai hmm, Mike Condon, El Ouais, je vais peut-être garder Carey Price finalement, tu sais. Mais, tu sais, je veux dire, Carey Price, moi, personnellement, je pense qu'il ne signera pas. S'il si signe c'est parce que le gars veut rester à Montréal. Puis il va faire un Martin Brother de lui-même, selon moi. Eh, eh, eh! il a déjà mentionné qu'il y avait de la misère à aller faire l'épicerie, là. Il a pas de l'air à triper tant que ça, là. Ouais, oh, mais là, ça a changé depuis ce temps-là. T'as vu, de faire l'épicerie, ça date de quoi, 6 ans? Mais non, mais c'est... Il disait ça dans le sens... C'est pas faire les en tant que telle, là Non, je sais, il se fait reconnaître partout, il peut rien faire. Il est tout le temps... C'est Carey Price. C'est Carey Price, à Montréal, c'est un dieu, tu sais. Je veux dire, il se fait apercevoir, le monde capote, là. Ça, c'est sûr, mais... Il y a quand même une mini-possibilité qu'il décide de rester à Montréal. Mais c'est clair que s'il reste à Montréal, puis il y a une clause dans son contrat qui va dire que ça va être marqué « Tu t'allonges pour que le club gagne, peu importe ce qu'il faut qu'il se passe. » Il va pousser la direction, puis je pense que c'est un des goalers qui peut probablement le dire à direction, regarde, fait quelque chose. Est Ce qu'il l'a déjà fait, j'ai aucune idée. J'espère. <rire> <J 'inspire. rire> mais tu sais euh, sûrement, là, puis je suis ça. C'est clair que ça arrive dans les discussions discussion euh, de contrat, là. Moi, ça me dérange pas. Je vais rester ici, là, parce que oui, je veux faire gagner le Canadien. puis tu sais, je pense qu'il est pas calme. Il sait que c'est un des meilleurs goalers euh, au monde. Là. Fait qu'il il va dire. Moi ça me dérange pas, mais tu t'arranges pour que le keep gagne, parce que je ne signerai pas ici de 6 ans pour.. Euh... De toute façon, Curry Price, tant qu'un mot, même si 5-7, il était changeable après, même à 7-8 millions par année, c'est pas 10. Ça. Ben, ça dépend de son historique de blessures Oui, ça, ça, ça blesse pas. Ça, c'est évident. Mais je pense pas que Curry Price et Eric Dipietro non plus, tu sais. Ben, non. Fait... non. <rire> <rire> ouais, non. <rire> N'importe quoi. Tu fais quand ça. même deux blessures oh, ouais. deux blessures majeures qu'il y a osent nous. Ben ça en même temps, là, ça vient de faire là. Vincent Lacroix qui se fait d'or euh, <rire> puis qui nous spécifie euh, que ça n'a oui, aucun ça. lien avec le dossier Killer au Price aucun rapport, ouais. rien Pourquoi doute. tu nous dis ça, tu sais Ah non, ben tu sais, au cas que vous penseriez ça, non, non. On no! s'apparente un peu plus moins que c'est clairement à cause de ça. ben là, Benjy, ça bah <rire> ouais. Vincent Lacroix, non, le Canadien de Montréal. Oui, aussi, mais. <rire> C'est euh, Sylvain que à euh, maintenir on va avoir sur le show là, si, si les problèmes techniques peuvent nous sacrer patience là. Euh, Qui disait, tu as entendu ne hier un peu là, encore de la transaction Weber puis euh, Subban. Euh, puis il disait euh, le Canadien de Montréal, l'équipe de, de PR est tellement saucose qu'il réussit à nous faire croire que Weber est bon, même s'il a pas joué une game encore à Montréal. Tu sais. Puis c'est vrai, c'est le bout, le, le meilleur bout du Canadien de Montréal, le bout le plus fort, le plus puissant. C'est le PR. Ouais. Ils réussissent à nous faire quoi que le Canadien a une chance pour la coupe à tous les années, tu sais? Mais je, non, je suis sûr que... Il va être bon. Chez Webber, il va être bon. Il y a Patrick Silverwolf qui nous demande de parler de Scott Gomez, qui a annoncé sa retraite, et moi de d'avoir comme première réflexion... C'était le temps, bon temps. Ah, ça, c'est sûr. Mais en même temps, le gars il était quand même bon, là, je vous dire, au New Jersey. Là. Puis, Oui, à sa première année. Non, il a quand même eu des bonnes saisons, pour lui, là. <rire> dans le temps de son dynamique duo avec euh, Brian Gionta. Mais tu sais, c'est parce que moi, là, le, le, le, c'est une affaire que j'aime un peu moins des, euh, des fans euh, du Canadien euh, de Montréal, c'est que il s'attendait à avoir un joueur de 80 48 000 points genre ouais c'est un chiffre qui existe euh, oui. <rire> quand il est arrivé à Montréal puis c'est pas le cas tu sais je dis oui il y a eu des bonnes saisons ben sa première saison 59 points euh, je mets ça dans le très bon là. mais après 38 points en 80 matchs moins 15 puis 11 points en 38 moins 9, Ah oui, je comprends. Ça a dégringolé, là. C'est sûr, ça. Mais il y avait quoi avec lui, Jean? Ah, ben, tu sais, ça... C'était le gros ménage de... de euh, C'était Bob Guéné, ça, qui, qui part, a fait ça. c'est pas Mike Camilleri, là... Ben oui, mais oui, c'était Brian Jenta aussi, c'était censé être le renouveau, puis c'était censé être autre. Ah, J'ai un fait une recherche pour euh, voir c'est quoi les impressions du monde, tu sais, parce que, après ça, ben tout le monde a fait comme, hey, Ryan McDonough, euh, imagine si on l'avait eu avec le Canadien, mais au moment de la transaction, le monde était content, Le monde, je disais, hey, voyons, donc McDonough, tu sais, c'était comme, ah ouais, ouais, ouais je suis un prospect, là, mais gars, ça vaut rien, là. il était content parce que ça faisait de nouveau. du nouveau. C'était du nouveau. Tu sais, il y avait. Hey, Giunta, de bonnes saisons avec le New Jersey. Gomez, même chose. Les deux on joue ensemble, c'est le fun. Camillary, c'est un. c'est un pointeur dans ce temps-là. Ouais. T'sais, ça c'est sûr que ça l'a aidé, genre, le monde à voir que c'était beau. Mais tu peux pas comparer Pas que tu l'as nécessairement fait là, mais tu peux pas comparer genre l'arrivée de Giunta, Camillary, euh. Pis Gomez à une arrivée du style Radulov, Shaw pis Weber. On s'entend que l'arrivée des trois nouveaux joueurs est de loin supérieure à l'arrivée des trois anciens joueurs. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ouais. Ben, ouais. ben sais, c'était censé être un premier trio, les trois ensemble. Oui. Tandis que là, t'as un attaquant top 3, t'as un attaquant top 9 pis t'as un défenseur top 2 c'est comme plus disparate aussi. Ouais, là t'sais, ça, sûr. Dans ma tête, ça est moins hot que... Là, là, est moins hot que ce que... Euh, Gomez, Camillary étaient quand ils sont arrivés à Montréal, là. Mais ouais. Weber et euh, Radulov sont plus hot que... Ce que Kamenari, Gomez et Genta ont été, là, tu sais. C'est sûr. Fait que... Je sais pas jusqu'à quel point ça s'équivaut, là, mais mais tu sais c'est que l'organisation a parfois tenté de changer complètement son visage tu sais avec des transactions avec des signatures de joueurs autonomes au lieu de passer par la case repêchage euh, et reconstruction pour de vrai tu sais ouais, ça a pas ça a pas marché dans ce temps là là. puis est-ce que ça va marcher là on moi je suis convaincu que non là mais tu sais on verra mais je suis vraiment pas convaincu ouais. vraiment mais vraiment pas convaincu puis c'est que, encore une fois, on dit tout le temps « Ouais, mais les fans, peuvent pas accepter. » Ben, Toronto, ils font, là. puis Toronto, là, dans le... Euh, c'est un top, genre, 150, là, des meilleurs prospects de la Ligue. Je pense que c'est ESPN qui ont fait ça. puis la formation des BP de Toronto pouvait regarnir les banques de trois autres équipes av avec la leur, tu sais. Leurs prospects, là, mettons que t'es séparé là, dans des clubs, Tu t'avais trois clubs qui se ramassaient dans le top 5 avec leur, avec leur banque qu'eux autres, là. Tellement qu'ils sont avec du talent, puis du talent, puis du talent, ça déborde de partout, tu sais. Ils l'ont fait comme du monde. Est-ce que t'entends du monde de Toronto chialer sa reconstruction? Non. Le monde, ils ont. je l'ai déjà fait ce speech-là, là. le monde vive d'espoir. Avec des choix à repêchage, puis le fait de reconstruire adéquatement, ben t'as espoir que plus tard, ça va être mieux. Ouais, au lieu que ça soit pareil, tu sais. Je comprends ça, mais ça dépend quand même à quel niveau, tu sais on l'a eu notre top 3 voilà pas génial, là avec Galchenyuk là oui et y les autres qui ont manquer, as eu 1, un style manqué t'as eu juste un t'as juste eu un joueur. ouais mais après ça tout de suite après l'équipe a été capable d'aller de chercher des 100 points et plus par saison fait que veut veux pas oui ça, ça... c'est sûr que tu peux mal évaluer ton équipe à cause de ça Sauf que c'est quand même arrivé, fait que tu te dis crime, mon équipe est quand même pas super. Si oui, il aurait pu l'améliorer pendant que ça allait bien, faire, ah ben, si lui il vaut ça, puis j'ai hâte d'aller me chercher ça, qui est un petit peu mieux. Oui, il aurait dû le faire. Mais t'es quand même trois saisons consécutives qui est dans le top 5, top 4 de l'Est, là. L'année passée, c'est une saison qui est dégueulasse, là. Mais l'autre d'avant, ah c'est une... une petite bonne saison, là. Je sais pas si ce que je veux dire. Oui, c'est sûr que c'est facile de dire que Bergevin a mal évalué puis il a probablement mal évalué des joueurs, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a quand même, c'est arrivé. Fait que tu peux pas dire, ben, mon équipe est dégueulasse, mais à finir avec tout le temps qui sent à quelques points par année, puis je suis tout le temps dans le top. Ouais, il faudrait peut-être que je fasse des changements, tu sais. Mais il y a une différence entre construire une équipe moyenne qui peut espérer une fois en série, puis une équipe qui est vraiment de haut niveau. Oui, ça, Actuellement, dans la Ligue nationale, là, les équipes qui sont contenders pour la coupe, je mets même pas les Pingouins dedans. Pour moi, les Pingouins, c'est une coupe de chance. Ah, ouais, ouais, Avec le début de saison qu'ils ont eu, puis Murray a goulé par-dessus sa tête. Ça me fait En fait, les Pingouins de cette année me font penser un peu au, au, à la Caroline de 2006. Oui. C'est carrément la même affaire. Il y a un goleur qui a popé de nulle part. C'était qui avec Cam Ward qui goulait pour eux autres? C'était au, quelqu'un d'autre? là. C'était... Euh je me plus son nom mais bref c'est un goleur de miroir Puis il s'est fait voler son poste solide par Kamal euh, C'est pas Arthur euh, Herbey ou un affaire de même ouais non je pense que c'était quelqu'un un petit peu plus haut que Herbey ben non mais des belles années des Hurricanes ben les mais, belles en pas tout cas, tant que ça là je mais... <rire> suis d'accord avec toi pour dire que tes pingouins sont pas nécessairement contendeurs surtout en plus ils ont une coupe de joueurs élite t'es Crosby t'es Malkin tu t'es Kessel euh... Tu sais, t'as du bon stock, mais effectivement, j'aimais pas dans des contenders. Pour moi, mais encore y a des cette année, c'est tu sais, la, la défensive des Pingouins, tu sais, c'est poreux. T'sais. Là, ça a bien marché dans un laps de temps très limité, mais tu mets des playoffs qui durent 4 mois puis Ils gagnent pas à la coupe, là. Mais c'est pas juste ça. Mm -hmm. Le temps se blesse à la prochaine. Exact. T es, t es, ok, t'as Pis <rire> ça s'arrête pas mal là. Ça. Non, mais je te <rire> demande encore avec toi, là. Tu sais comme moi, les contenders, là, on en parle là tout de suite, immédiatement là. Chicago on en fait... L... Ouais, en fait encore partie ben ça s'effrite ça s'effrite, mais, oui, ils, mais sont, ils en font sont encore, encore partie là. Dire, ils sont, sont bien balancés ils sont équilibrés, T'sais, oui ils ont échangé du stock, là, mais c'était pas du ils ont pas échangé genre Jonathan Taze ou Patrick Kane ou Crawford avec Duncan Key pis Seabrook, je veux ils ont encore le, le call numéro 1, il est encore là ouais Mais tu sais, allons-y, faisons euh, nos contenders saison après saison. Tu sais, qui sont là, là, qui sont, qui sont hot de ce temps-là. T'as Tampa Bay. Ouais. T'as Chicago. Ouais. Washington sont encore là. Même s'ils se plantent tout le temps en, en, en, en Syrie genre en deuxième round. Mais tu sais, c'est une puissance de la Ligue. Non, ils sont solides. Le, le, le de Washington. Puis, moi, je le, verrais les. les le Sharks. Ben ouais, les Sharks sont quand même encore bons. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils sont équilibrés. Si. Puis... Les, les, ce que j'aime là-bas c'est que les joueurs ont pris contrôle de leur club. Mais moi ce que ben ce que j'aime là-bas c'est la façon que le club a été géré, t'sais. tu sais, c'est que quand il y avait des éléments vieillissants, on n'a pas eu peur de les échanger pour des plus jeunes. Donc on n'a pas eu besoin de passer par la case repêchage pour puis on a fait on a bien drafté quand même là, mais on n'a pas euh, T'sais, dû passer par la reconstruction parce que, ben, quand un joueur devient trop vieux, on l'échange. Puis les deux seules exceptions, ben, c'est Joe Thornton et euh, euh, Patrick Marleau. Mais les autres, là. C'est un, un le... roulement, là. Ah, c'est sûr. Mais tu sais, on avez que c'est Thornton, qui est quand même encore assez fort. Je vous ai. Oui, oui, il oui, ralentit, mais sais, mais m'a prendre un Thornton qui ralentit dans mon club bien avant d'autres joueurs. T'sais. Exactement. Mais tu sais c'est le roulement que. Tu sais c'est beau reconstruire là. Puis tu sais quand je te dis que Chicago est en train de ralentir justement, c'est qu'ils sont pas en train de faire ce renouvellement là. Parce que les contrats ben ça tu sais ça rapporte, tu sais ah on donne trop d'argent à un joueur qui devrait pas en avoir. Ben là tu essaies de le changer mais tu moins que ce qu'il vaudrait en temps normal parce que son contrat est mauvais. Tu parles tout de l'échange Brian Bickell tout là. Ben non, voyons donc. t'es es au de mettre revenants dans le lot voyons donc. Mais tu sais, c'est ça, faut que tu fasses ton roulement, faut que tu sois capable de, de, de, de, de dire ben oui, le joueur il était bon là. Il, il est top là, mais dans 5 ans, si je leur signe, il va être moins bon puis il va me nuire. Ouais, ça c'est sûr. Fait que, classement du Canadien de Montréal. Ben moi. je pense qu'ils font pas les playoffs là. Pourrait? Ah non, non, non ils font pas les playoffs. Euh, je mettrais un genre de dixième dans, dans l'Est. C'est ah, pas assez mal. pour avoir un... pas assez bon pour avoir un bon pic au repêchage parce qu'on va vouloir faire les playoffs même si on est éliminé mathématiquement puis pas assez sa coche près de sa limite des playoffs puis d'avoir euh, une chance euh, à valse du printemps ah. je j'aime pas ton négativisme je quitte <rire> non mais pour vrai moi je suis beaucoup plus optimiste que toi euh, bien évidemment il faut que toutes les planètes s'alignent quand même dans le sens que Carey Price se blesse pas que Razielove ça marche euh... ça fait beaucoup de silles oui, oui je suis d'accord mais je suis quand même <rire> positif sur le fait que ça va bien aller moi personnellement je pense que les Canadiens vont y aller avec une cinquième place dans l'Est ok c'est de l'optimisme euh... moyen mettons proportionnellement inverse au, au à, à, à mon négativisme ouais c'est ça mais non mais pour vrai je suis quand même optimiste C'est sûr qu'il y a un petit côté fan en moi qui espère. Euh, mais ce qu'est-ce que tu veux, c'est l'espoir qui fait vendre, ça a l'air. fait que euh, Mais pour vrai, je dis, quand je, je regarde vraiment objectivement, je pense que l'arrivée d'un Weber qui va calmer le vestiaire, qui va aider Patrick dans son rôle capitaine, qu'un Carey Price en santé, euh, on aura acheté du punch à l'attaque avec un Radulov puis que Gatchenuk est dans son élan. Je pense que c'est quand même des trucs qui peuvent aider le CH pour faire une bonne run. Je te dis pas qu'ils vont gagner la coupe par exemple, mais euh, alors garde-toi non, wow. non, parce qu'ils vont me faire fliruler sur Facebook. <rire> euh, mais non, pour la euh, cinquième place, puis ils vont peut-être avoir de la misère. Je pense que ça, ça commencera pas euh, comme l'année passée, mais au moins ça va finir un peu mieux que l'année passée. Et euh, par rapport aux Canadiens, là, Marc Bergevin puis Michel Therrien ils finissent sa saison. Bah toi je sais que t'es mis ensemble. Là. Euh, que ah, s'il y a un est... qui quitte l'autre quitte est, en même temps les deux. moi je pense que Bergevin il a sûrement parlé à Terrien pis qu'il a dit regarde là je t'ai donné du stock là. viens pas me dire que t'as rien sur mains il doit savoir qu'il manque un, un allié gauche peu importe mais honnêtement moi si la saison commence c'est 4-6 2-8 ou moins de 500 euh, je pense la tête de Terrien va tomber Et je te dis ça dans le sens que je ne crois pas que l'arrivée de Kirk Muller comme entraîneur associé est du pur hasard, <rire> honnêtement. <rire> je trouve tellement que c'est comme jouer avec les mots entraîneur associé. Ouais, effectivement. Mais on euh, niaisage, tu sais. Je suis sûr que si t'as rien sur son camp euh, parce qu'il se met dehors, que c'est Kirk Muller qui prend la barre de l'équipe. Ah, oh, moi aussi, mais ça m'en rien. c'est pas, c'est pas un francophone. On s'en fout, moi mais ouais c'est pas un francophone mais c'est Kurt Muller C'est quand même pas Randy Connellworth. Kind of Kurt Muller est quand même l'amour des partisans. Là. Donc tu peux être anglophone tant qu'on t'aime. C'est ça. Mais ça c'est <rire> le Québec, hein? Montréal, Montréal, Montréal. Ah! Mais bon. Hey, euh, question du public. Oui! Alexandre Girard qui nous demande, Souban à Nashville, est-ce que ça se pourrait qu'il soit moins bon dû à la vitesse et à la grosseur des avants de l'ouest? Que ça le rend moins efficace. Puis, je trouve que sa façon de voir les, la situation, de le transposer à l'ouest, j'aime ça. C'est un angle qu'on qu n'a pas souvent euh, parce que nous, on se met toujours par rapport à, à Montréal. Et euh, en fait, je dirais ma réponse à moi, je dirais que ça va être l'inverse. Ça va l'avantager parce que le club va être axé sur la vitesse. Ce qui n'était pas le cas à Montréal pis ça apparaissait dans les situations où est-ce qu'il se ramassait à avoir la poque tout seul en avant pis à devoir la manger parce qu'il y a personne qui était vraiment libre si tout le monde est en cohésion, tout le monde avance rapidement vers la même situation Puis tu sais et dans le même minding, vitesse ben Suban va mieux s'imbriquer là-dedans, donc ça devrait l'avantager mais je vais avoir ton avis là-dessus mon avis est partagé avec le tien dans le sens que honnêtement euh, ça va l'avantager parce que c'est son style de jeu Tu sais, le Souban il est pas petit, puis il est rapide. Non, non, c'est ça. Fait que ça fit, mais... C'est pas comme s'il frappait pas, là, Souban. Non, c'est ça. Puis aussi, c'est que le changement de coach va probablement l'aider, comme qui va... va se faire aider probablement à un système plus défensif. Euh, mais Souban, Tu sais, t'as quand même Peter LaViolette, quand il a appris ça, là, il devait jubiler, là. Il y a un piqué Souban qui vient améliorer l'attaque et la défensive de son club je veux dire qu'est-ce que tu veux de plus ce gars-là capable de transporter la rondelle du derrière de son net à l'autre but tu sais. oui. Fait, que, ça je pense que c'est merveilleux honnêtement quand j'arrête pas de dire que le trade est 50-50 c'est que Weber va être bon à Montréal puis Subban va être bon à Nashville Souban va probablement être un petit peu meilleur à Nashville dû à son âge dû à son talent dû à tout ce qui va l'entourer parce qu'il va être libre de faire ce qu'il veut là-bas, je serais même pas surpris que Souban finisse à 80 points cette année, là, avec une nomination au Norris. Est-ce que ça ouais. veut dire pour autant que Weber va être moins bon à Montréal? Pas nécessairement. Ben, si il va il être y a moins... S'il no... n'y a pas une nomination au Norris, oui. c'est qu'il est moins bon. C'est ça, d'accord. un qui l'a puis l'autre, il l'a pas, tu et... l'as, là. Je suis d'accord avec toi pour ça, mais... Weber va apporter autre chose à Montréal tout en faisant son 50-60 points avec un 20 but sur la, avec un 15 buts sur l'avantage numérique, 20 buts euh, en saison. puis Suban va apporter quelque chose à Nashville. Le trade il est 50-50, il va être bon, puis on va attendre que la saison commence. Tu sais, si Souban finit l'année prochain avec 30 points, on, on va dire quoi? puis que mettons Weber on fait 50. Ben non, mais là, on va dire que. Le Canadien a gagné le trade, là. Ouais, et puis c'est pas ça avec Souban, on voit non, non, on comprend pas. L'année passée, Souban a fini la saison puis ça a été le joueur les plus réguliers. Tu sais, je veux dire. C'est ça je veux dire par tout va être différent. Est-ce que le monde va l'aimer à Nashville? Est-ce que les joueurs vont aimer est Souban à Nashville si c'était la, la grosse rumeur que personne l'aimait dans le vestiaire du Canadien, tu sais. Ben Nashville, déjà t'es un club de la NFL, sais. Puis dans un club de l'NFL, des joueurs comme Piqué Sovan, t'en as peut-être 5 ou 6. Tu sais des gars exubérants, déjà, tu sais des vedettes là. des joueurs individuels, puis il y a eu une entrevue de de Piqué Sovan euh, assez particulière. Le gars, il parlait de l'économie du sport. Puis tu sais de la business, puis de l'individualisation individu du sport, puis de d'avoir des vedettes, puis de la marchandisation que le prochain step de la Ligue nationale, c'est d'arriver à ce niveau-là, Tiger Woods faisait pas de l'argent. Oui, il en faisait avec ses tournois, là, mais c'est les commandites. Ah ouais, Nike à côté. Nike, tous ces business-là. LeBron James, son contrat de la NBA, c'est rien à côté des commandites. Mais la Ligue aussi en a des retombées grâce aux commandites parce qu'elle a des vedettes. Mais la Ligue nationale n'est pas rendue à ce niveau-là. Puis Chris O'Ban est un homme d'affaires hyper avisé. C'est pas pour rien qu'elle fait un don à l'hôpital de Montréal. C'est pas juste une question de... Ouais ben tu sais je veux être fin. Non non, il y a d'autres choses aussi puis faut pas être quelqu'un qui veut aider Il y a pas besoin de faire une conférence de presse, tu sais. Il y a pas bah, juste du ça. du marketing t'sais. aussi, là, ça c'est sûr. Il y a ça, tu sais, il y a une business en autour puis je suis convaincu que pour l'hôpital de Montréal, c'était c'était positif pour Piquet Savant, c'était positif. que ça irait porter plus que 10 millions là. Tu sais, je je suis convaincu qu'il y avait du bénéfice à aller chercher là, peut-être pas monétaire, mais tu sais sur bien des niveaux. Mais d'être conscient de ça puis la ligue nationale n'est pas rendue à ce niveau-là. Je lisais un article de euh, Martin Leclerc qui écrit pour Radio Canada, il y a, euh, a, a sa section puis il fait des articles euh, à, plusieurs, euh, à plusieurs niveaux, plusieurs sports mais particulièrement sur le hockey. Et euh, le gars mentionnait que tu sais on a souvent le, le, le... on a souvent l'impression que les coachs partent puis les joueurs restent. Mais en réalité, quand tu regardes la moyenne du nombre de matchs qu'un joueur va faire dans la Ligue nationale en carrière, c'est même pas 200. Puis à l'inverse, les coachs, ben oui, ils se font congédier, mais ils restent pas sans emploi très très longtemps. Euh, en, normalement, tu sais. Ça n'a pas de bon sens, là. Euh, T'as des coachs qui sont là depuis des siècles et des siècles, tu fais comme, ben voyons, John Tortorella, qu'est-ce que tu fais à avoir encore une job, tu sais. Oh, ouais. Et pourtant, il y a encore une job, tu sais, dans la Ligue nationale. On, on a plusieurs exemples. Fait que c'est des. Dans l'île nationale, c'est du bouche c'est Qui va pouvoir. C'est pas le meilleur qui est, qui est embauché. C'est celui qui, la journée où est-ce que toi tu vas te faire mettre dehors, va pouvoir t'aider à avoir un job. Qui j'aide pour qu'il m'aide plus tard? C'est comme ça, c'est de cette façon-là que ça marche dans la Ligue Nationale. Puis il y a quelques petites exceptions. Et c'est le cas entre autres à Nashville avec John Cheka euh, qui est un gars de 26 ans qui a un poste de DG. Parce que on est en train de se rendre compte à Nashville, euh, pas Nashville. Euh, je parle trop de Souban. <rire> on se rend compte en Arizona avec les Coyotes que on n'a pas l'argent. On peut pas battre les autres équipes dans le système actuel en utilisant le système comme il est là. Si on veut le battre, faut procéder d'une nouvelle façon. Faut voir la game autrement. Puis c'est pas un des vieux dinosaures qui se fait donner une job par un de ses chums, collusion style, on connaît ça au Québec, hein? Euh, qui va pouvoir nous aider à faire ça parce que il va faire la même affaire que tous ses anciens chums qui ont fait avant lui puis qui a appris à faire de la même façon. T'sais. Faut voir ça autrement. Puis j'espère qu'en euh, Arizona, il va avoir du succès avec les nouvelles méthodes, avec les statistiques avancées. J'espère que ça va marcher. Parce que là, actuellement, il est en train de scraper le modèle économique de la Ligue à tour de bras, en allant chercher des contrats. Euh, <rire> avec le contrat de Datsuk, il y a le contrat de Pronger. Pronger est au temple de la renommée du hockey et lui, il paye. <rire> il paye 600 000 pour l'avoir dans son roster. Mais sa masse salariale, il vaut genre 6 millions. Oh, le la ligue nationale le... <rire> la ligue nationale paye pour que les joueurs jouent pas vraiment en Arizona, Puis Gary Bedman il nous dit, non c'est euh, Trevor Daly son sombre droit, euh, Bill Daly qui dit, oh on regarde ça euh, l'économie là-bas là, là euh, d'un œil attentif voir ouais, s'il y a pas des excès, fuck you <rire> fuck you la ligue nationale, tu veux pas que le club déménage, pis s'il y avait pas ça il pourrait pas survivre, fait que t'es bien content que le DG, le DG soit assez wise t'sais. mais faut regarder la game autrement pis je pense que ça va marcher euh, du côté de la l'Arizona pis j'espère que ça va marcher mais Subban, puis je reviens à là c'est qu'ils voient pas la game comme les dinosaures pis les dinosaures ont bien de la misère à voir le, à, à, à voir le changement arriver, c'est nos baby boomers dans la société là, qui voient les jeunes pis qui sont pas comme, comme eux autres qui étaient là Ben, ils ont de la misère. Ben, c'est comme ça dans la Ligue nationale aussi. Mais la NFL, la NBA, ces autres sports-là, au baseball, sans même affaire, sont rendus là, tu sais, ont nombre des vedettes. Puis, à Nashville, ben, il y a un club de la NFL. Fait que cette mentalité-là est peut-être plus facile à accepter dans un club qui est obligé de côtoyer. Un club d'une autre ligue qui a manche tout rond, tu Fait que si Nashville veut attirer, veut vendre des tickets, il veut avoir sa place au soleil dans l'économie de, de sa région, ben ça prend peut-être un piqué sous tu sais, qui est une vedette à lui de seul. C'est peut-être là-dessus qu'on mise. Moi, je pense que c'est là-dessus, Puis c'est pas pour rien qu'on est allé chercher. Le DG dit que c'est la meilleure transaction, pas le DG, mais le propriétaire. C'est le meilleur gars qu'il pouvait aller chercher de toute la Ligue. C'était le gars qui visait, parce que c'est le gars qui peut aider son club, pas juste sur la glace. La Ligue nationale est sur la glace actuellement, mais c'est à un autre niveau que la game se passe à cette heure avec l'économie, La, la Ligue nationale n'est pas seule dans sa game tu c'est pas professionnel, il y en a d'autres des dollars, spectacles, divertissements ben t'es partage avec les autres affaires de ta ville, mais si tu veux que le monde vienne la dépenser chez vous, faut que tu offres un show et Souban t'offre un show ah ça c'est sûr mais ça c'est surtout le, le, le, le donné la phrase on a donné un, un argument aussi Montréal c'est même si le club perd, va remplir le centre belle si les Alouettes perdent ça va se ressentir dans les estrades si l'impact perd ça va aussi se ressentir dans les estrades mais pas le CH ils sont tellement en haut genre de tout puis en même temps est-ce que les dirigeants vont dire hey, on se clavera pas notre club tu sais, euh, on va s'arranger pour l'arranger mais tu sais, on va y aller tranquillement puis avec la vieille mentalité qui fait que ils ont pas un urgent besoin d'agir parce que le sandwich est tout le temps plein tout le temps malheureusement tu sais ben malheureusement malheureusement ils ont pas besoin d'agir parce que heureusement le centre bel est tout le temps plein ouais je voulais juste clarifier malheureusement il si... y a du monde qui vont voir le canadien non mais c'est ça c'est comme l'impact Les autres qui ont fait de quoi à un moment donné quand ils ont cherché chercher du rugby ball le club le stade s'est rempli sans même pas de bon sens ben oui pis ils sont prêts à accepter les gens qui ont qu des vedettes d'ailleurs Souban c'est pas dans la foule qui était pas aimé Ouais. T'sais. mais c'est plus facile d'échanger un gars que d'échanger huit ben c'est facile de changer de mentalité dans un club on essaye de le faire là là ça a pris trois gars ouais. mais en tout cas, on verra on, on verra, verra euh... cette année qu'est-ce que ça va donner euh, moi ça fait pas mal le tour de ce que j'avais pour euh, le show euh, d'aujourd'hui ben moi je voulais juste faire un petit aparté sur le fait que est, on, est à, on est au mois de septembre Puis, euh, ouais. La saison. Ça m'a pris une fraction de seconde de réfléchir. Ben ouais. Milieu, ouais ben, On temps, est puis. déjà rendu là. <rire> puis euh, la Coupe du Monde s'en vient. T'as aussi le début de la, de la saison qui s'en vient. Ça, ça veut dire un nouveau NHL qui va sortir sur console. Ouais. Fait que euh, y a un nouveau NHL qui va sortir. Puis euh, ouais. je voulais juste faire dans le fond <rire> un, je, je, comme j'ai fait l'année passée, j'ai parlé d'NHL 16. Puis, ouais cette ouais année, ouais. Des... Je vais en... Bon, on va faire une petite critique encore sur le, le show sur euh, NHL 17 qui va probablement être moins bonne que l'année passée <rire> dans le sens que j'ai le feeling qu'il y a beaucoup de réchauffés même s'il y a des nouveautés <rire> mais euh, wow, ouais. ouais ils reprennent des affaires des années d'avant ouais, ouais, ouais, j'ai pas compris, je l'ai racheté <rire> mais euh, je, vais, euh, je vais en reparler c'était juste pour ça, je voulais juste okay. euh, mentionner aux gens qu'il va être disponible le 13 septembre si vous voulez jouer mais là, euh, euh, qu'est-ce que t'attends là-dedans là? Qu pourquoi tu le rachètes si tu penses ça va être la même affaire ben en fait, je le rachète pour deux raisons pour le mode ISHL qui a changé, parce que cette année euh, tu peux créer ton, le, ton jersey ton logo euh, pas le logo, mais euh, bref tu peux, tu peux faire ton, ton équipement complet ok euh, Puis il y a un système d'évolution de ton équipe dans le sens que tu commences au début t'as un chandail, pas de logo Euh, ça fait vraiment ligue de garage puis on joue dans une aréna ou pas de strade genre puis plus tu joues plus tu gagnes plus tu gagnes des points plus que ton club évolue donc tu débloques des trucs fait que, moi ça je trouve ça cool parce que ça donne un sentiment de vouloir continuer puis de, de mettre ton équipe un peu à ta main si on veut Comme tu crées ton chandelier, tu peux changer euh, le, as des logos que tu débloques, fait que tu peux changer ton logo. Euh, plus tu évolues, tu peux. Tu, tu deviens un demander une aréna plus grande avec des petites estrades, puis tu finis avec une aréna style Ligue nationale euh, avec. Tu mets de la fumée partout, des explosions, des belles domaines, tu Fait que ça je trouve ça cool. Puis il y a le mode franchise qui est en fait l'ancien BAGM. Euh, que tu peux cette année. Euh, ils ont rajouté l'option de déménager un club, ce que moi je trouve personnellement très cool parce que là ça te donne une jouabilité plus personnelle. Euh, ouais. Fait que tu sais, je veux dire, euh, Moi je suis seulement, mais la Floride euh, dureront pas longtemps que le nouveau jersey. Ils vont déménager. Fait que <rire> <rire> tu sais. Ça c'est un truc qui est vraiment cool. Euh... Puis là, tu crées ton club. Fait que tu fais ton jersey, ton logo, euh... C'est vraiment tout. Puis tu peux aussi gérer la tout ce qui est la partie comme marketing euh, puis la finance de l'équipe fait que tu peux mettre les prix sur euh, les chandails en vente tu peux faire des journées spéciales pour le marketing genre cette journée-là c'est la journée bubble Red de, de ton joueur vedette genre okay. fait que tu donnes ça à tes partisans tu décides le prix de ton parking tu peux tu es vraiment plus imprégné ah, de ce côté-là c'est plus euh, ce que j'aimais beaucoup dans euh, comment ça s'appelle Eastside Hockey Manager ouais. qui était très cool là-dessus aussi là fait que ça te donne une partie comme plus poussée du jeu ce que moi je trouve personnellement très agréable euh, surtout je avec le fait que tu peux déménager ton, ton club puis tu peux déménager ton club dans plusieurs villes, Québec est, est dans la liste, mais ils ont tous des critères différents. C'est comme mettons euh, l'importance de l'équipe, euh, l'importance de gagner puis euh, c'est un gros marché, tu Fait que ça okay. peut dépendre si tu t'en vas, ça change de quoi j'imagine sur euh, le reste parce que tu des Bah tu as des objectifs, t'as des objectifs justement puis tu sais comment on le sait dans la que t'as des clubs à budget. Fait que oui, le plafond salarial est à 70 millions exemple, mais tu sais qu'à l'interne t'as un plafond salarial de 62 millions, tu Fait que t'as des propriétaires qui vont te demander ça aussi, tu Le budget interne des Coyotes est en dessous du plancher de la ligue. ben c'est ça, tu sais, fait. Juste en tout cas juste pour ça, moi je trouve ça cool parce que si tu bosses Veux pas, ben à la fin de l'année, t'as pas, pas réussi ton objectif, fait que tu peux te faire mettre dehors, tu sais, c'est. Tu comme moi je trouve ça cool, là. Je trouve que ça donne une... un autre angle de vue au jeu. Oui, oui, oui. Personnellement, j'ai hâte de voir s'ils vont sortir des vidéos sur le BioPro parce qu'ils en ont pas sorti encore. Euh, personnellement, ça me fait peur. <rire> parce que s'ils sortent rien, ça veut juste dire que le jeu va être pareil comme l'année passée et que ça va être mauvais le BioPro. Ça va sûrement être la même affaire. Oui, probablement. D'après moi, ils ont tout mis l'enfance sur le mode franchise puis le ISHL mais quand même, tu sais. Euh j'ai hâte d'y jouer même si je suis que je vais être déçu euh, pour faire le comparatif non mais déçu je dire, ça sera pas autant mais c'est parce que je vais t'amener un comparatif je vais te parler des jeux NBA tu te souviens dans le 2 k je t'en avais parlé ouais, je avais quand là, même euh, c'est euh, c'est Adonis Creed là qui, euh, qui va être dans, le... Ouais, dans le, le jeu Michael B. Jordan qui joue yeah. dans le fond euh, ton, ton ami dans le jeu dans, ton, dans la section My career euh, personnellement, de ce que j'ai lu, de ce qu'il va avoir, ça va juste être malade, pis c'est un peu ça. Dans le fond, c'est que j'ai lu tout ce qui se passait dans le jeu, de, de, les nouveautés pis tout, pis je suis déjà déçu d'NHL, dans le sens qu'ils suivent pas, <rire> ils suivent totalement pas là, la game, là, ça a pas de bon sens. Mais, mais tu sais, mais... imagine, ils, ils suivent pas la game dans leur plus, gros fra... leur plus grosse franchise, qui est NFL pis euh, FIFA. Pourquoi que... le, le, le... Ouais, ben, 3e... FIFA, c'est quand même correct, là, mais mais non, mais tu sais, il n'y a pas un biopro genre comme toi dans 2K, euh, okay, là. Non, mais ils ont été avec un truc cette année qui est une histoire qui va être un peu semblable. C'est juste que tu crées pas ton personnage. Ça, c'est la section désagréable pour moi. Mais il y a quand même une histoire. Fait que ça ouais, peut okay. être intéressant. Mais, mais c'est ça, tu sais. Fait que le temps que ça se rende jusqu'à NHL, avec le bassin de population qui l'achète... Euh, ah ouais, t'en retiens pas ton sûr. souffle sûr. non non non je suis totalement d'accord mais à un moment donné je vais juste switcher à l'NBA et je vais à NBA, et juste te dire je vais te donner un point là. dans le prochain NBA là, dans ton mode GM t'as des expansions dynamiques ce qui veut dire que tu peux jouer 4 saisons tu commences ta saison maintenant la première saison à 30 équipes puis dans 4 ans ça se pourrait qu'il y ait 32 équipes parce qu'il y a des okay. expansions qui se créent Jusqu'à un maximum de 36 équipes. Cool. Ça apporte de quoi de nouveau, là. Parce que as... oui par le fait même, il y a une expansion, donc une nouvelle équipe, il va y avoir un draft d'expansion. Fait que là, il faut que tu protèges des joueurs. Juste ça, les mm -hmm. ne sont pas dans la game. <rire> non, non, ben non, c'est exact. Il y a plein d'autres affaires, ça même pas de bon sens. Fait que c'est ça. NHL. Je l'ai payé en spécial, sinon je l'aurais pas acheté. <rire> ah, me semble, me semble. Tu l'as rajouté pareil. Je l'ai rajouté pareil parce que je t'ai revends dessus. Mais eh oui, exact. Allez, hey, euh, j'en viens euh, sur le sujet principal de notre show, euh, genre la Ligue nationale, mais tu sais la ouais, vraie, ouais, ouais, la vraie. Euh, je suis en train de me dire que, ben, tu sais, vu que c'est le premier show, la saison peut commencer encore. On pourrait peut-être y aller avec nos prédictions pour euh, euh, la Coupe. Tu sais, question de voir loin, loin, loin et puis de se planter, là. Ouais, on pourrait. Moi, je me plante à chaque année, faut que je t'habitue. Bon, oui, là, c'est ça, puis, gars. Au pire, on est pas, tu on est au même niveau que tous les autres experts qui se plantent eux autres aussi. Ça que... en train de dire que je suis gestionnaire rien. Même affaire. Ah. <rire> <rire> Mais je s'aime bien plus que lui. Oh j'espère. Il a oublié ça. <rire> euh prédiction donc tu te mouilles en premier ou... l'année passée j'avais fait la prédiction en début d'année puis ils l'ont pas eu malheureusement mais je garde ma prédiction encore cette année Washington vont gagner la coupe Stanley personnellement ça va être ça pas un mauvais choix sont encore bien bien forts mais t'aimes pas être un bon choix aussi mais je veux garder Washington parce que l'année passée j'étais sûr je suis sûr encore cette année quelques changements Euh, ils ont leur salaire, tu sais. Mais euh, non, c'est sûr. <rire> Meilleur argument ever. Ah, ouais, non mais en tout cas J'espère une coupe <rire> pour euh, un Vetchkin. Puis Oldbie est quand même encore dans son pic. Euh, ça va être ça. Puis ils vont se battre probablement contre les Stars en finale. Écoute, euh, moi je vais y aller avec euh, avec Tom Pabé parce qu'ils vont se débarrasser de Bishop pis ils vont être encore plus forts ça pourrait imagine. être bon imagine ouais mais pis ils vont se passer dans, dans l'ouest c'est ça qui est fou pareil le Canadien est à côté mais eux autres ils ont de la place ouais Mais il y a sûrement eu des coupures salariales dans le sens que Stamco aurait pu facilement aller chercher mieux oui. puis euh, il, il, il oui. s'est dit non non je vais rester ici là, on a des chances de gagner Puis meilleur pointeur de la ligue Oh, shit. Hey, moi, je prends avec David. Je regarde, je me mouille, là. Pour vrai? Ah, ouais, hey. ouais, oui. Non, moi, je vais y aller avec euh, Crosby. Parce qu'il euh, est encore dans son règne, mais Ah, euh... ah, ah, ah t'es plate. Ouais, je sais. Non, mais je pense que Crosby, cette année, va avoir une bonne saison. Euh, il va être probablement le seul joueur, je pense, à aller chercher sans quelques points. Cette année, personnellement... Là, McDavid est... a fait plus qu'un point par match l'an ouais, passé. Sais. Je le sais. Ouais, fait que... Mais c'est pour ça que ta, ta prédiction peut être bonne, mais je vais rester avec Crosby. Euh, mais je, ça serait cool, là, mais je pense que McDavid va aller chercher 97 points. Oh. <rire> Super précis, là. Ouais. <rire> c'est correct. j'aime ça. rester avec, ça. Euh, avec Crosby. Fait que voilà, c'est ce qui fait le tour pour euh, la première euh, édition de Hors-Ju pour la saison 2016-2017. Épisode quoi, hein? On est rendu à quel chiffre? C'est 31. 31. Écoute, un chiffre euh, pas rond, mais pas loin. Mais ça fit, par exemple. Troisième saison, premier épisode. Ouais. Fait que ça, ça veut dire que... Ben, attendez-vous à ce qu'on fasse à peu près du show cette année, là. Ah, environ. À peu près. <rire> <rire> <T'sais>? <rire> fait que, euh, Jerry, dis-nous euh, où est-ce qu'on peut te retrouver. Puis euh, dis pas un podcast, là, parce que c'est pas vrai, là. Moi, j'ai arrêté de croire, là. C'est une légende des... urbaine. Il y a des nouveaux épisodes qui sont sortis, hein? Yeah, right. Ouais, non non il y a vraiment oui il y a des nouveaux épisodes mais c'est des vieux fait que ça compte pas moi j'ai arrêté de croire euh, mon cœur est brisé euh, puis euh, je vous aime pareil mais je crie d'amour ah. je pleure d'amour mais vous pouvez quand même retrouver sur les geeks qui sont parmi nous <rire> quand on sort des pas shows. vrai ça existe pas ah oui ça existe mais ça sort euh, partiellement euh... <rire> partiellement <rire> c'est des semi épisodes ouais c'est ça ils mettent juste une des tracks de voix <rire> T'as des blancs par les autres. <rire> <rire> non, donc ceux qui sont parvenus, faut me trouver ici sur Twitter à Godbout25, euh, sur Facebook Jerry Godbout. Euh, pas mal ça, dans le fond, sur les gens d'aujourd'hui. Hey, sur okay. la l'apoc. Ouais, sur la l'apoc, j'ai un artiste. texte. Mais euh, je vais sûrement en avoir d'autres un mandat, mec, ça me tente. Bah eh oui. Mais c'est ouais, c'est ça. Une fois aux trois ans, c'est quand même pas si mal. Bah ouais, c'est quand même un, <rire> un bon ratio, là. <rire> j'imagine que toi aussi on peut te retrouver sur l'internet ouais exactement euh, at gang b pour twitter facebook.com je partais vous dire euh, euh, réalité hug parce que c'est tout le temps le même que je le dis mais je vais gagner sur euh, sur facebook sinon ben mon autre podcast réalité augmentée qui lui est régulier comparativement à d'autres, et euh, sur lesquels on jase de jeux vidéo, de cinéma et euh, de plein de trucs euh, de genre-là, genre de la techno puis d'affaires geek. Et euh, aussi, ben je stream mes aventures sur Overwatch, euh, nouvelle application euh, disponible sur Battle directement, euh, qui stream, euh, c'est bien bien nice, ça, ça pile directement sur le Facebook que tu veux. Tu fais des links après, fait que j'ose de comment c que c euh, euh, ce que c'est découvrir ce jeu-là, parce que je suis pas très bon, je le découvre, puis je fais des genres de une heure avec tel personnage. Fait que euh, je passe une heure avec euh, ce avec personnage-là. puis ben, Overwatch étant ce que c'est, ben chaque map a une façon d'être jouée différente, chaque mission a une façon d'être jouée différente. Fait que moi j'arrive puis je fais Non, je joue avec ce personnage là, fait que je suis tout le temps dans le trou. Parce pas que aimé ça fait Overwatch. pas avec les maps. Ouais. Ben non. ça prend l'adaptation là j'apprends à le découvrir puis ben tout le monde joue à ça fait que tu éventuellement ben tu vas être dans la gang tu sais. Ouais non, je pense pas, j'ai donné trois chances puis trois chances j'ai joué pas assez longtemps puis j'ai pas. Bon. ben écoute, euh, j'ai des streams fait que, euh, essayez ça puis euh, ben vous pouvez me suivre euh, aussi ben, sur Battlenet ajoutez-moi euh, gang jb euh, #1599 fait que si tu veux jouer à Overwatch avec moi Euh, sur PC, je suis là, tu veux jouer avec moi ou contre moi à euh, Hearthstone, je suis là aussi, fait que euh, je vais gagner, hashtag 1599, c'est mon nom sur Battlenet. Euh, je suis en train de me demander, t il d'autres choses? Ben, on peut retrouver en jeu Oui, on a hors-jeu. Ben oui, sur Twitter, at hors -jeu sur Facebook euh, Facebook.com. Et nous avons notre site internet qui est un WordPress, donc hors -jeu .wordpress sur lequel vous allez retrouver les épisodes et aussi vous allez retrouver la POC, donc nos articles euh, sur les différents sujets qui nous euh, interpellent. Et je vous invite aussi à nous envoyer des étoiles et des bons commentaires sur iTunes. Plus on a d'étoiles, plus on a de commentaires, plus on sort haut dans les rankings. Puis ça, ben, ça nous permet d'augmenter notre visibilité. Et j'en euh, sais que nous autres, sur le Facebook, sur notre Twitter, ben, on est là, on est sympathique. J'espère, en tout cas, qu'on est, qu est sympathiques. Parce que que Jerry, il l'est. Moi, je suis un mauvais être humain, mais ça, c'est un... Non, non, t'es sympathique toi. aussi, même si des fois, t'as des opinions contraires aux miennes. <rire> même <rire> malgré ça. Ouais. Ah, Totalement un grand cœur, mon Jerry. Ça, Donc euh, voilà qui fait le tour pour l'émission de cette semaine et de cette fois-ci, on ne sait pas pour la prochaine, peut-être après le championnat du monde dont on se sacre puis les euh, camps d'entraînement en seront commencés. On va avoir une meilleure idée de l'alignement du Canadiens de Montréal, ce sera peut-être euh, dans ce coin-là. D'ici là, ben on vous invite à bien vous porter, avoir du plaisir, soyez euh, soyez fin, soyez beaux, soyez gentils, soyez adorables et continuez de triper sur le hockey. Bye bye. Ciao là.